Émission régulière cette semaine au cours de laquelle je vais vous présenter, comme toujours, la sélection rock la plus éclectique, la plus éclatée des ondes. Au cours de laquelle je vais vous présenter à peu près tous les, les genres de musique associés, regroupés sous la grande m a n i è r e classique. On va entendre du rock psychédélique, du folk rock, du hard rock, du rock progressif, du shock rock, du glitter rock, du blues rock, du boogie ainsi que du métal.

Au cours de la deuxième moitié de l'émission, on va entendre entre autres des formations des artistes comme Bob Dylan, j a n i s Joplin, Joplin, plutôt, et Big Brother and the Holding Company, Queen Thin Lizzie, Led Zeppelin, Uriah Heep, Black Sabbath Van Halen, ACDC UK, Iron Maiden, Gentle Giant Riot, Blue Oyster Cult, Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax.

Je vais vous présenter aussi, euh, cinq euh, nouveaux albums, e、euh, t des rééditions,、euh, de Blood Ceremony, euh, Ram, euh, Church of Misery, Thigh Catafalque et,、euh, Motorhead. Je vais vous parler du concert que Ghost ont présenté samedi dernier à Montréal. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de rock progressif anglais très obscur du début des années 70, le Quintet Cresteda, qui ont fait paraître deux albums en 70 et 71.

Et je vais vous faire tourner une face entière de v é n i l e Classique paru en 1972, il y a 40 ans, et qui a marqué les débuts du heavy metal, soit le premier album homonyme de Blue Oyster Cult. Dans la première A, évidemment, mon ami Simon Fitzbé, l'authentique historien de C'est Fou, va se joindre à moi pour vous présenter les éphémérides du rock. Donc, encore une fois, une émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock.

Question de débutants force t s t de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un très bon groupe mélodique des années 70. Cheat Trick Surrender. Vous êtes sur les ondes de la radio Campus, la station des Mélomanes Less. La faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est tout. e 89. FM.

Avec un de leurs plus grands classiques, Surrender, qui ouvre leur album Heaven Tonight, paru en 1978. Cette semaine, c'était l'anniversaire d'un des membres de ce groupe de l'Illinois.

e f f e c t i v e m e n t l'anniversaire de la naissance de Robin Zander qui célébrait ses 59 ans、euh, ce lundi. Oui, c'est le chanteur et b e l â t r e du groupe. <rire> Vous avez reconnu sa voix? Eh bien, oui, il s'agit bel et bien de M. Simon f i t z b y l'authentique véritable historien de c e s Fou, s avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir d'être en sa compagnie, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci. <tousse>

l h Qu'est-ce qui s'est passé de merveilleux dans l'histoire du rock du 23 au 29 janvier? c e s moi, mon cher Thibault. Eh bien, <rire> comme toujours, nous avons droit à une semaine des plus intéressantes. Et en plus de la naissance de Robin Zander le 23 janvier, ils ont également en 1910, la naissance de Django Reinhardt, bien sûr,、oui. qui allait devenir un des plus grands guitaristes jazz du、oh, monde. Oui, de tout à fait, un, un des plus grands virtuoses de la six cordes.、Mm -hmm. C'est incroyable.

Lorsqu'on est un guitariste, il faut absolument connaître Django Reinhardt. Oui, c'est une merveille. Et, et surtout que ce type-là avait、euh, seulement comme trois doigts. Oui, et il jouait avec son pouce, ce qui lui faisait trois doigts parce qu'il y avait deux doigts de la main, donc、ouais. qu'il ne qui fonctionnait pas. Il avait、totalement. été horriblement brûlé,、mm -hmm. euh, ce qui fait qu'il y avait trois doigts seulement. Mais quand on l'entend, ça ne paraît pas du、ah, tout. n o non, n vraiment. Et d'ailleurs, il y a une a n e c d o t e

Une、anecdote très rock à, à son propos.、Euh, tu sais que Thomas Ayomi, guitariste、mm -hmm. de Black Sabbath,、oui. lui a subi un accident, l u aussi assez sévère, euh, euh, au début de sa carrière.、Euh, il allait,、euh, il allait euh, quitter son emploi. Il travaillait dans une.、Euh, débit... Je pense qu'il était,、euh, était menuisier taux,、euh, ouais, quelque, quelque chose、genre. comme ça.

Et、euh, il s'est coupé les doigts.、Mm -hmm. euh, la, la, la journée même où il allait quitter son emploi <rires> pour devenir musicien professionnel. Et évidemment, il, il est tombé en dépression、euh, suite à ça parce que c'était fini là, pour lui, là, ouais, la, la carrière de musicien dans sa tête. Et un, un ami lui a a m e n é un disque de, de Django.、Euh, et là, lorsque Tony le, le, le, l a r e ç u chez lui, il n'était pas.、Euh, je n'ai vraiment pas envie. Dans l'état o u e je suis, je n'ai vraiment pas envie.

D'entendre un virtuose de la guitare. Il dit non, mais il faut que tu l'entendes parce que ce type-là, il y a juste trois doigts. Mm -hmm, mm -hmm, <rire> exactement. Donc, il y a un ami u i s'était coupé le, le, bout, de le deux bout, deux bout des doigts, doigts assez、ouais. a sévèrement et、euh, finalement, il a eu une très très belle carrière.、Euh, ben oui, tout. tout à fait. C'est ça qui l'a encouragé,、euh, c'est d'entendre Django et、euh, il s'est fait des,、euh, des, des prothèses hein,、mm -hmm, pour、euh, ouais. le bout des doigts. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a aussi descendu la tension sur sa guitare、mm -hmm. donc pour rendre les cordes plus molles. Ça.、Ouais. <rire> et ça a donné un son particulier. Exactement.

Et ça a donné le son Black Sabbath et c'est les débuts du métal.、Hein? Ça a donné、euh, donc, <rire> le, le, les tout débuts. Un son très, très particulier qu'on、ouais. identifiait justement à Black Sabbath <rire> directement. Qui, a,、euh, qui, a, qui est inspiré par un jazz band des années 30-40. C'était、ouais. ouais. les grandes années de jungle. Ouais, effectivement,、euh, oui. oh, il a connu une carrière des plus géniales et il a justement inspiré beaucoup beaucoup、ouais. de musiciens. d o s a o n s également en 1963, toujours dans la journée du 23 janvier, j a n i s Joplin qui arrive à San Francisco.

Elle avait voyagé sur le pouce, je crois. Elle est de partie de quelque chose comme du Texas. Oui, c'était Hostin. l a venait d'Hostin, oui. o exactement. Oui, jeune femme très délurée. <rire> oh oui oui, <rire> oui, oui, oui. Et c'était les tout débuts, en fait,、euh, puisque je, je crois qu'elle chantait déjà au Texas、ouais. avant de, de quitter. Mais、euh, c'est là qu'elle a commencé, vraiment. Oui, c'était、euh, un bon endroit pour elle pour、euh, s'épanouir, parce qu'au Texas,、euh, les gens étaient beaucoup plus fermés.、Oh, oui. Et puis, l l e était un peu、euh, recheck, son vœu.、Bon, oui, effectivement. Ouais, elle avait d'ailleurs été、euh, nommée.

Euh, L'homme le plus laid du campus, <rire> ce qui est vraiment écœurant de la part ouais, des gens. <rire>、euh, C'est pas très, très gentil, disons.、Mm. C'est、mm. vraiment pas gentil.

Nous avons également en 1969,、euh, Alan Parsons, qui devient technicien de studio pour les Beatles,、euh, alors qu'ils enregistrent、euh, le projet Get Back, bien sûr,、ouais. euh, qui qu allait devenir l'album LP. a la b、euh, mmh. C'était à la suite de la défection de George Martin, qui、mmh. refusait d'enregistrer cet album, puisqu'on voulait faire un album live, c'est-à-dire sans nécessairement、ouais. de coupe ou euh, euh, sans, sans que l'album soit retouché par la suite.、Mmh. Et Alan Parsons, ça lui a donné, en fait, en entrevue, il a dit souvent que ça a été une très, très bonne école, en fait, de pouvoir、ouais. travailler, ne serait-ce que peu de temps avec les Beatles.

Est-ce qu'on le voit、oui. dans le film l'été de vie、euh, Je crois、Alan、que Parsons, non. non. Si on le voit, il va être vraiment en、ouais. arrière-plan, parce que c e n é t a i t pas quelqu'un de connu non plus à l'époque. Il n'y avait pas、euh, son Alan Parsons Project, il n'y avait pas enregistré、mm -hmm. non plus avec Pink Floyd.、Euh, et qui,、euh, si on le voit, donc, ça va être dans, dans la cabine,、euh, tranquillement, dans son、ouais. coin, à, à faire jouer les,、euh, les, les, les mallettes, puisqu'à l'époque, ce n'était pas nécessairement des, des slides. Non. On En va français, c'était <rire> plutôt des, des boutons q u on tournait.、Oui. C'est très intéressant,、mm -hmm. les consoles de l'époque.

Nous avons également en 1978, triste nouvelle, puisque c'est le décès de t h i e r r Cat, génie de la guitare, oui, pour Chicago.、Euh, il s'est mis une arme qu'il croyait déchargée sur la tempe l et voulait simplement faire une blague. Il avait 32 ans. Il était、ouais. très jeune et c'était une très malheureuse blague. Chouette roulette russe. Oui, exactement. C'est pas, pas vraiment une, quelque chose de très é n t e l l i g e n t Non, non, pas très, très, effectivement.

En 1986, toujours dans la journée du 23 janvier, le Rock'n'Roll Hall of Fame tire sa toute première cérémonie d'intronisation et sont honorés Chuck Berry, James Brown, Ray Charles, Fats Domino, The Everly Brothers, the Buddy Holly, Jerry Lee Lewis et Elvis Presley, bien sûr. Ah, ben oui! On, on ne pouvait pas passer à côté d'Elvis.、Mm -hmm.

En 1988, cette fois-ci, c'est Nirvana qui enregistre un démo avec Jack Endino, le producteur célèbre du monde du grunge, et c'est un démo qui fut présenté à s a p o p bien sûr, pour qu'il soit signé sur cette compagnie ouais, de disques. Qui est sûrement disponible sur、euh, leur coffret.、Ouais. Oui, oui, il doit y avoir de, de, de longs extraits de、mm -hmm. ce, ce démo sur le coffret With the Lights Out ou、euh, simplement sur le disque s l i v e r Best of the Box, qui appelle,、mm -hmm. c'est le meilleur du box set, en、ouais. fait.

Nous avons également en 1990 le décès d'Alan Collins, ancien guitariste de Leonard Skinner, ouais, qui était qui, un des survivants. s u r v i v a n t oui, et fort mal en point. Ouais, ouais,、euh, parce que ça, il y a eu quelques années plus tard, il y a eu un accident avec、euh, sa blonde en voiture、mm -hmm. euh, et il e s t en chaise roulante. Oui, c'est lui qui e s t en chaise roulante.、Euh, ah, il était vraiment、oh, amoché. Oh oui. Très malheureux. Très amoché.

Et pour terminer la journée du 23 janvier, eh bien, en 1995, Courtney Love est, est plutôt escortée hors d'un avion en Australie pour mauvaise conduite. Elle est condamnée à un mois de bonne conduite. Donc, il faut...

Qu'elle reste <rire> dans les rangs, ce qui peut être、ouais. quand même assez dur. Mais c'est pas elle qui conduisait qu l'avion. Non, non, c'était. Heureusement que c'était e pas elle. En fait,、euh, elle aurait,、euh, tout simplement, elle, elle mettait ses pieds sur les, les parois de l'avion, sur, sur l'équivalent、ah, des ouais, murs ouais. de la cabine, euh, Et euh, je pense aussi qu'elle avait fumé une cigarette dans l'avion, ce qui、ouais. était interdit,、mm -hmm. bien sûr,、euh, en vol.、Là.

Et nous passons bien sûr à la journée du 24, 24 janvier.、Oui. Et、euh, nous avons tout d'abord le 24 janvier 1947, la naissance de Warren Zeven, qui célébrait donc ses 65 en fait, ans. Warren est décédé. Il est décédé.、Euh, oui, oui, il est décédé.、Oh. Euh,

4, ans, ouais. Ah, effectivement. Oui, oui. oui, oui. Quelque chose que、mmh. j'ignorais. C'est très triste, par contre. Oui, décédé d'un gros il est décédé、mmh. d'un cancer du poumon. Oui, c'est malheureusement la fatalité qui attend, qu attend plusieurs des oui, rockers, que, entre autres. Parce que、films. si on regarde, là, 64 ans, c'est pas vieux. h Non, non, c'est pas v e u x Et comme il est décédé,、oh, il était à la fin de la cinquantaine. Oui,、mmh. mais lui qui avait une si belle voix en plus, il、mmh. était capable de crier à la lune tel un loup-garou, <rire> bien sûr. <rire>

Nous avons également en 1949 la naissance de John Belushi, bien sûr, comédien, mais également chanteur de blues,、oui. de soirs et bête de scène également,、oui. qui arrivait à faire une imitation de Joe Cocker, qui n'était vraiment pas piqué les verres. <rire> lui, lui aussi est décédé、euh, début des années 80, 1990,、euh, de une surdose, une surdose euh, euh, de cocaïne, je、oui. crois. C'est a n grand, grand ami de Ace Freely.

Ah oui, ça,、ouais, j'ignorais. oui, c'est des chums de brosse. Ah oui.、Ouais. Ouais. Ah, mais... <rire> John Belushi devait être un très bon chum、ouais. de brosse, <rire> surtout <rire> vers la fin, bien sûr. En 1962, cette fois-ci, c'est les Beatles qui signent un contrat avec le manager Brian Epstein.、Ouais. Donc, c'était、euh, le début du contrat. Contrat lucratif. c un、oui. contrat très, très, très lucratif pour <rire> le groupe, mais également pour le manager qui les a toujours bien traités, par contre.、Mm.

En 1969,、eh、c'est Jetro h t u l l qui ouvre pour Led Zeppelin à New York. C'était la première participation du groupe d i a n Anderson aux États-Unis. c é t a t la première fois qu'ils prenaient part à un concert.、Oui. Ouais. Et、euh, ça a quand même ouvert de bonnes portes.、Ah, pour, tu sais, justement, je, à je pensais à ça cette semaine. Ça faisait des années que je n'avais pas entendu l'album Benefit、mm -hmm. euh, sur v i n y l e Ça sonne super bien, là, comparativement、euh... au CD. <rire> Et、euh, justement, je me rappelais que j'avais lu dans la biographie de Richard Cole.

Le role manager de Led Zeppelin,、euh, que les gens de Led Zeppelin n'aimaient pas tellement、uh, Jethro Tull. Et en écoutant Jethro Tull cette semaine, je me disais,、euh, bizarre qu'il n'aimait pas. Euh, Pourtant, euh, il faisait de la là, très bonne musique. C'est vraiment、ouais. excellent. Mais、ouais. euh, c'est comparé à Led Zeppelin, qui était un groupe、euh, quand même qui était flamboyant,、ouais. euh, qui était très gros, qui était、euh, quelque chose d'immensément respecté.

Peut-être que Jet Rowter avait l'air un peu d'une blague avec Ian Anderson qui、euh, jouait sur une patte. Et,、euh, ouais. Je me rappelle aussi Jeffrey Hammond-Hammond qui était habillé un peu en énergie. Mais pourtant, ils ne faisaient pas de rab, là. Pas non, du non, tout. Non, vraiment pas. Ils étaient en plein dans le moule,、ouais. euh, si on veut, du, du rock de l'époque.、Ouais, oui, eux-mêmes le... étaient flamboyants sur scène. o Ah oui,、oh、oui vraiment, et, vraiment. Et la musique était excellente, mais peut-être moins éveillée、ouais, que celle ouais, de Lady. Oui, c é t a moins p u n c h é Mais ça m'avait. Je trouvais ça moche un peu. Non,、euh,

C'est, une petite jalousie,、euh, ouais. franchement, qui e s je sais pas si on pourrait demander encore à Robert Plant s'il si, si a les mêmes sentiments pour Led、euh, Zeppelin, non pas pour Led Zeppelin, mais pour Jed Rocall,、ouais. puisque je trouve que c'est un g r o u p e vraiment qui vaut le détour et、mm -hmm. qui a eu une très bonne carrière par、mais、la suite. Mais que mal vieilli, encore. Oui, très、mm. mal vieilli, malheureusement, pour、ouais. plusieurs albums. i、ouais. l、euh, y a des grands classiques, bien sûr, puisqu'en 1969, c'est encore l'époque de, de d e s r o i s e qui est un album、ouais. très blues.、Euh, par la suite, ils se sont en allé vers un, un côté un peu plus progressif, et c'est peut-être là aussi que Led Zeppelin、euh, se sont mis un peu plus a p p r é c i é s

ちょっとお父さんもね、スペア。

En 1969, encore une fois, eh bien, les auto, r i t é s d i s e du New Jersey, m e t t e n t un avis interdisant la vente d'albums de Two Virgins. On sait qu'ils avaient saisi、mm -hmm. la cargaison,、euh, quelques jours auparavant, s u r l a l b u m de John Lennon et Yoko Ono, sous peine d'être condamnés avant, pour vente de pornographie. Donc, vraiment, c'est, u、euh, n e petite image qui、euh, change tout pour ce qui est de cet、mm -hmm. album,、euh, qu'on a finalement vendu sous papier, oui, c a r t o n comme on en avait parlé、euh, la semaine dernière.

En 1979, cette fois-ci,、eh、ce sont les Clash qui lancent I Fought Dollar, une reprise de Sonny Curtis, et de... Sonny Curtis oui, qui était membre des Crickets, euh, qui, euh, qui a enregistré cette pièce après la mort de Buddy h o l l y Mais la, la version la plus célèbre, c'est probablement celle du Bobby Fuller IV. Oui, Bobby ouais. Fuller i、ouais, exactement, qui、euh, je pense que, ouais, a connu le plus g r a s t Au milieu des années 60, ça.、Euh... Oui, exactement. Très, très, très bonne pièce,、oh, très, oui. très bonne version.、Euh, et les Clash, eux, l'ont remis au goût du jour, en、mm -hmm. fait, puisque les jeunes punks se sont

Oui, c'est de, devenu, devenu un classique pour les p u n e s Exact.、Ouais. Oh、oui, vraiment. <rire> Parce que c'était significatif de plusieurs combats qu'ils ont eus、wow. contre la loi par la suite. <rire>

En 1979, cette fois-ci, Brian Wilson se sépare a v e c sa femme Wendy.、Euh, Celle-ci avait déjà laissé Wilson en 1967 à cause de sa consommation excessive de drogue. Et on peut imaginer que la drogue était encore en cause en 1979,、ouais. puisque Brian Wilson ne s'est pas vraiment calmé, allé jusqu'au milieu des années 80, facilement.、Euh, il avait aussi des problèmes d'alcool dans les années 70,、ouais. ce, ce qui n'a pas dû aider, mais les deux sont encore très bons amis、ouais. selon、euh, l'entourage.

Elle a quand même été très patiente. Oui, oui, très, très patiente. Et très amoureuse également, Brian、oui. Wilson. Elle ne l'a jamais laissé tomber. Parce que、euh... c'était tout un cas de Brian、oui. Wilson、oh, à la、oh, fin、oui. des années 60. Ah, il était, il était difficile à vivre. Et il、oh, fallait, c il fa... de... De oui, c é t a i t un cas de psychiatrie. Oui, vraiment. Il aurait pu, il aurait pu facilement être interné s'il n'y avait pas eu justement la part de sa femme qui s'occupait à la fois de la maison et des enfants, puisque Brian Wilson ne s'occupait pas de ses enfants. Il avait peur de leur faire mal. Et elle a été donc très, très courageuse.、Oh, oui,、exemple. tout à fait.

Nous avons également en 1980 Pink Floyd qui s'achète un tableau publicitaire pour annoncer la sortie de The Wall. À chaque jour, une brique de plus est ajoutée jusqu'à la sortie de l'album. C'est quand même une très très bonne idée de, de, de, de campagne publicitaire, franchement, pour cet ouais, album. c e t a l b é e Oui, tout à fait.

Ça, oh, ça, a dû, euh, <rire> ça, ça a dû attirer l'œil du public et qui attendait de jour en jour voir qu ce qui allait arriver.、Mm. J'imagine qu'il ne devait pas être écrit Pink Floyd The Wall、mm. la première journée. Donc, on ne sait a vraiment q u e s t ce qui. s en, en 80, l'album était sorti.

Ah, c'est ça que je comprends. pas. C'est peut-être、ah. en 1979 ouais, aussi. Parce que c'est、euh... ça, l'album est sorti à l'automne 1979. Oui, exactement. Euh, donc,、euh, une petite、euh, petit, petit erreur d'année ici. Oui, ou bien pour aider les ventes de l'album aussi. Parce、ouais. que si c'est sorti en automne 1979,、euh, ça n'aurait pas eu, pu être en janvier 1979 non plus.、Mmh. Peut-être qu'on、ouais. essayait d'en de vendre,、euh, de, de, vendre un peu plus. Oui, sûrement.

En 1994, cette fois-ci, c'est Nirvana qui donne son tout premier concert en Australie,、euh, où ça a été quand même assez lucratif pour eux d'aller i u s d'aller jouer euh, en Australie. Les, les Australiens ont été très, de très gros fans. En 1994、euh, En 1992. En 1992, oui.、Ouais, dans les années 90, là, ça, ça a été très, très bon pour eux d'aller、euh, de ce côté-là.、Euh, et d'ailleurs, plusieurs groupes comme Pearl Jam, ici que Soundgarden et tout ça ont fait de, de, de très bonnes carrières en Australie,、ouais. puisque ça. ça

Beaucoup. C'est rock.、Oh, oui, C'était très, très rock. Il <rire> faut dire que les groupes qui venaient d'Australie, dans ce temps-là, n'étaient pas très bons. In v e e m t In excess, <rire> Midnight Oil. <rire> Il e s t o b l i g é d'en déporter. C'est ça, exactement. On importait <rire> du talent et on n'avait pas vraiment le choix, effectivement. En 1993, cette fois-ci, Keith Richards donne son premier concert avec son groupe Expensive Winos. C'était à Las Vegas,、ouais. bien sûr.、Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a eu.

Il y a eu au moins un album, l h e Expensive Winos, qui a été lancé, j'imagine. Il me semble que les albums que Keith Richards a sortis. C'était sous son, son nom.、Ouais. Ouais, Peut-être que certains membres du groupe jouaient avec lui sur album, mais、ouais. sinon, c'était tout simplement un groupe pour flasher, ouais, bon, ouais, pour ouais. le ramener、ouais. sur scène également. Stones、ouais, Un, peu,、si、comme les, pas un y aller. peu comme les New Barbarians,、euh, c'était le groupe de、mm -hmm. Keith Richards.、Ouais, ouais, au、ouais. Fin des années 70,、euh, ben, ils n'ont rien enregistré. là.

Euh, les, les New Barbarians, il y avait、euh, Ron Wood là-dedans.、Mm -hmm. Je ne me souviens pas des autres. Non, Moi non plus. Je savais que Ron、faces? Wood était là. Oui, possible, possible. Mais je, je, c était, c était, je me le demande, demande. Mais c'était surtout pour le plaisir de la scène aussi, parce que les Ron Woods, à partir de la fin des années 70 et dans les années 90 aussi, ils n'ont pas fait beaucoup de scènes, à part leur, leur grand retour à la fin、ouais. des années 90. C'était、euh, assez tranquille de ce côté-là.

Ils ont également en 1995 Van Halen qui lance l'album Balance. Oui, le dernier avec、euh, Sammy h a g e r Un mauvais disque.、Ouais. <rire> On va espérer que le nouveau qui sort dans deux semaines, ouais, va être p l u x q n e s a Oui, effectivement, ça va peut-être être plus intéressant.、Euh, je, là, à, à première écoute,、euh, je n'ai pas aimé la pièce euh, euh, Tattoo.、Mm -hmm. Là, je l'ai r entendu, j'ai moins h a ï ça, mais ce n'est pas bien bon.

Oui, j'ai hâte d'entendre aussi. Je, je, je... Ce qui ça, sauve la vais... pièce, c'est la voix chaleureuse de David Leroy. Oui,、ouais, mais... au moins c'est plaisant. Mais、ouais. euh, la ligne mélodique est assez banale <rire> et puis、euh, le riff aussi. Non. non on,、euh, va on va voir, voir... espérer que ça va être mieux.、Reste. On va voir qu ce que ça va donner. Des fois, il y a des petits joyaux qui sont cachés en c、oh oui. l q u a n t sur l'album qui sont va, pas on, des On va attendre de l'entendre. Oui, exact. <rire>

Cette fois-ci en 2000, toujours dans la journée du 24 janvier, c'est Crosby, Stills, Nash Young qui donnent un premier concert d'une tournée Réunion、euh, qu'ils ont organisée pour、euh, l'année 2000.、Ouais. Ils ont continué à jouer ensemble. On、euh... a manqué ça.

On a manqué ça,、mmh. c'est très triste, mais il continue à apparaître dans un concert d'un ou de l'autre. Bien、oui. souvent, lorsque Neil Young va donner un, un assez gros concert, on peut voir une partie de la formation, c'est pas tout, c'est trois、non. autres comparses qu qui v e n t leur C'est ça, Crosby s t i l l s et Nash sont venus à Montréal il y a deux ans, quoi, dans、mmh. le cadre du festival de jazz.、Mmh. On a manqué ça aussi. Oui, effectivement. <rire>

C'est très dommage. C'est quelque chose que j'aimerais voir, franchement, avant. Euh, euh, mais est-ce que, est que Neil Young est allé rejoindre Crosby, Stills et Nash、euh, sur scène euh, euh, au non, show non, Montréal? Non, non, ça, non. C'est Non, non c'est ça. Quand il manque Young,、euh, c'est un peu différent. C'est un、dommage. autre groupe, c'est、oh, une autre formation.、Ouais, ouais, ouais. C'est complètement différent.、Mm. Mais、euh, peut-être qu'un jour, ils feront une autre tournée officielle et ça sera、mm. très intéressant d'aller、mm. mm. voir. <rire>

Et nous terminons la journée du 24 janvier des Éphémérides en 2003, alors que Stairway to Heaven par Led z e p p l u n ainsi que l'interprétation de Blowing in the Wind par Peter, Paul et Mary, bien sûr, pièces de Bob Dylan, sont intronisées au Grammy Hall of Fame. C'est tout à fait approprié. Effectivement. Et là, on va aller l'écouter, cette Blowing in the Wind, mais la version originale de Bob Dylan. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 8 9 FM.

How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly?

t h e e r Forever band. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years?

Can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see?

Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing.

In the wind. Donald's、yes.

Joplin, bien sûr, avec Down and Me, c'est un de ses premiers classiques. Ça nous vient du premier album、euh, homonyme de Big Vodder and the Holding Company qui est paru en 1967.

Il n'y avait pas eu tant de succès que ça à l'époque.、Euh, C'est vraiment avec le deuxième, Chief Thrills, là, que ça a décollé fort.、Um, et、euh, juste avant ça, on a entendu Bob Dylan avec、euh, la version originale de Blowing in the Wind qu'on retrouve sur un de ses chefs-d'œuvre, l'album The Free Willing Bob Dylan de 1963, album qui avait particulièrement enthousiasmé les Beatles, e f f e c t i v e m e n t Oh!

11h33, vous êtes à l'émission r o c c l a s s i q u en e compagnie de Simon f i t z b y et Alain Lefèvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et on en est rendu aux éphémérides du 25 janvier. Et exactement. Et justement, parlant de j a n i s Joplin, et、eh、bien le 25 janvier 1963 marquait sa toute première prestation musicale à San Francisco dans la North Beach Coffee House. C'était la journée, deux jours après son arrivée、ouais. euh, à San Francisco. Donc, elle s'est trouvée dans

Pas avoir grand、tôt. monde. Non, non, c'est ça. Ça devait être quand même assez,、euh, assez petit comme,、ouais. comme salle aussi.、Ouais. Euh, mais c'est quand même des bons débuts puisqu'on sait où c'est que ça l'a mené ouais, par ouais. la suite. Oui.

En 1969, cette fois-ci, c'est CCR qui lance Proud Mary. b i e n sûr qu'elle allait se retrouver au numéro 2 du palmarès. un de leurs très gros succès. Oui, oui. j'adore cette pièce、oh, là, oui. qui a été reprise aussi、euh, par Tina Turner.、Mm -hmm. En fait,、oui. Ike et Tina Turner、oh, qui oui. ont fait à leur tour un, encore un plus gros succès, je oui, pense. Oui, effectivement. Que CCR. Je pense qu'eux sont allés chercher le numéro 1、mm -hmm. assez facilement avec cette reprise-là.

En 1973, cette fois-ci, c'est Stevie Wonder qui se hisse au numéro 1 du palmarès américain avec Superstition, une pièce qu'il avait écrite pour Jeff Beck. Oui. Mais Jeff Beck a pris trop de temps pour l'enregistrer, ce qui a fait que. Et pas juste ça. Lorsque les,、euh, lorsque les, les, les employés de la compagnie d'étiquettes de, de disques l'ont entendu, ils ont dit non, non, non, il faut que tu l'enregistres. <rire> Et、euh, Oui, c'est un gros succès. Écoute,、euh, la version de Jeff Beck est correcte,、mm -hmm. mais、euh, celle de Stevie Wonder est bien meilleure. Oui, j'aime mieux. J'aime mieux les, les arrangements de

Et, ouais. et les instruments、ouais. également sonnent mieux, je trouve.、Oh, souvent, oui, oui,、euh, puis son... la clavinette, c'est parfait, ça,、ouais. pour,、oh, euh, ouais. pour euh, cette, cette pièce, Silver Station. Exact. En 1980, cette fois-ci, c'est Paul McCartney qui est libéré d'une prison japonaise dans laquelle il était、euh, incarcéré pour possession、ouais. de marijuana. Il s'envole alors pour.

Ah. C'est une question de juste montrer son affection encore plus pour cette, cette drogue douce, bien sûr. Je ne savais pas ça.、Ah, en fait, c'est quelque chose qui surprend. Je ne sais p a s'il s'en allait là tout simplement pour faire un concert ou pour vraiment aller,、euh, aller avoir du, du fun dans une coffee house, coffee shop.

Déjà q u avec ce pauvre. Très belle histoire à raconter. <rire> <rire> Et nous avons aussi, cette fois-ci, en 1983, le décès de Lama Williams, bassiste des a l m o n d Brothers. Je l'ai pas、vrai. connu, lui. Alors, il était probablement, ben, en fait, l a l m o n d Brothers Band、ouais. était quelque chose qui était très gros. Il y a eu un、oui. bon roulement de son Oui, aussi, au début des années 70, tout à fait.

Euh, probablement qu'il a joué sur quelques albums, mais moins connus que, que, que. Ben, c'est ça, c'est parce qu'ils se sont séparés, s e sont chicanés vraiment、mm -hmm. euh, euh, très, très fort <rire> au milieu des années 70. Et ils sont re revenus vers la fin avec des albums en light e n d rose et tout ça.、Mm -hmm. euh, C'était peut-être lui qui jouait là-dessus, je sais pas, j'ai pas remarqué.、Mm -hmm. euh, mais.

Que je ne connaissais pas, désolé. C'est <rire> un peu inaperçu, Lama、oh, Williams.、Oui, écoute, c'est bien normal. En 1984, cette fois-ci, c'est Yokono qui fait un don de 425 000 à la maison Strawberry Field, qui était, en fait,、euh, je crois qu'on avait... avait annoncé sa fermeture,、euh, je pense que c'est peut-être quelques mois、oui. auparavant, et、euh, je crois que ce don de Yokono a aidé, bien sûr, à garder、mm -hmm. euh, ce monument historique maintenant、euh, oui. de Liverpool、euh, en place.

qu'il s'agit bien sûr、euh, de la pièce, de l'endroit qui a inspiré. Oui, c'était、euh, un orphelinus, t r a w b e r r y Field. Exactement, exactement. Donc, John Lennon qui allait là souvent lorsqu'il était jeune pour des activités、euh, l'hiver poulienne de、ouais. charité et autres, bien sûr.

En 1986, cette fois-ci,、eh、c'est le décès d'Albert Grossman, ex-manager de Bob Dylan, que l'on souligne, qui l'a accompagné, je crois, pendant plusieurs, plusieurs années. Oui, bien, il a hein, beaucoup、là. contribué à, à, vraiment à le propulser、mm -hmm. là, au sommet, a l b e r t Grossman, mais ça, ça s'est mal terminé entre les deux.、Ah, je ne sais pas pour quelle raison exactement, parce qu'il était quand même en assez bon terme à leur début, tu sais.

Même la, la femme mystérieuse qu'on voit sur la pochette de b r i n g i t All Back p o w e qui est sur le bord du foyer, c'est la femme d'Albert Grossman. Ah, ah, donc ça explique beaucoup de choses, mais quand même,、euh, il doit y avoir、euh, quelque chose d'argent là-dedans ou quelque ouais, chose a m b o n q u i l q u e c h s e d Tout m é l a n g e、euh, surtout entre un artiste et un gérant, c'est souvent des problèmes、mm -hmm. d'argent, ce qui est très malheureux.

Nous avons également, cette fois-ci en 1991, Paul McCartney qui enregistre un concert pour le MTV Unplug, un concert qui, après un an, après avoir su que ça existait, je n'ai même pas encore écouté malheureusement. Oui. Ça va être intéressant.、Euh, ben, oui, c'est un de ses très, très très bons albums qu'il a sorti、euh, dans les années 80-90 plutôt.、Euh, et et ça a lancé la, la mode là, des, des Unplug. C'est lui, Paul, qui qu a, qu a lancé ça,、euh, cette, ce retour vers la musique à, acoustique.、Là.

Exactement. Par la suite, il y a eu Eric Clapton qui a enregistré son propre concert.、Oui, Nervana aussi qui a connu un très、oui. grand succès avec l'album、ah, Unplugged.、Oui, même Kiss l'ont fait. Oui, Kiss, oui. effectivement. Ça aussi, c'est un autre album u n p l u g g、mm、que -hmm. je veux entendre. Ça doit être particulier. Ça,、oui. ça doit être spécial. C'est une, une mode, une v a g u e assez intéressante quand oui, même.、Là. Oui, quelque chose qu'il faudrait r a m e n e r aussi parce que là, les artistes font leur、oui. propre version acoustique avec iTunes. Maintenant, même, ils vont lancer l'album original et quelques semaines après, tu vas avoir une pièce acoustique et d'autres et d'autres、mm -hmm. et d'autres.

Donc,、euh, ouais, ouais, ça, ça pourrait être intéressant, ça. Euh, c'est autre chose qui avait ramené,、euh, cette vague unplug, qui avait ramené un, un duo assez important aussi, qui était,、euh, Jimmy Page et Robert Mann. Oui,、Lent. oui, effectivement,、ouais. il avait enregistré、ouais. un album,、euh, à l'époque. C'est un des très bons. Oui, ça, j'en je, suis certain.

Nous avons également, cette fois-ci en 1999, eh bien encore Paul McCartney qui se dresse contre les radios de stations,、euh, les, les, plutôt les radios et stations de télé de l'Angleterre qui refusent de diffuser la pièce t e Lights, The Light Comes From Within.

Considérée comme orphanciante, -ce dis-je, c'est la toute dernière pièce de Linda McCartney enregistrée un peu avant sa mort. o f f e n s a n t e à quel niveau J'ignore pourquoi, par contre.、Euh, je ne sais pas vraiment、euh, de, de quoi on parle dans cette、mm -hmm. pièce-là, c e n'est pas une pièce que Moi, je connais. En fait, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais entendu. Mais... Et c'est à cause des grosses méchantes radios et de la télé. <rire>、euh, c'est à cause de la BBC, <rire> en fait, pourquoi on, on ne peut malheureusement pas entendre cette pièce.

Nous avons également en 1999, cette fois-ci, la tournée No Security des Rolling Stones qui est lancée à Oakland, en Californie. C'est la première tournée des Stones dans les a r é n a s depuis plus de deux、ouais. décennies.、Mm -hmm. C'était leur grand retour, ce q u a fait, ça a été, je crois, la tournée la plus lucrative également, pratiquement dans les années 90, là, la tournée No Security.、Ah, Peut-être. Mais Bridges to Babylon avait été.、Euh, Bridges to Babylon avait é t quelque chose et Bridges to Babylon avait été présenté exceptionnellement.

Euh, au centre b e l l、oui. e deux soirs, parce qu'à cause du,、euh, du verglas,、mm -hmm. euh, on avait dû fermer le stade olympique,、euh, le toit était abîmé, et on a、euh, repoussé son、si、i v e u t les dates、euh, des, des Stones un peu plus tard. et J'avais assisté à ce, ce concert-là,、euh... c'était vraiment fantastique. Ah, ça devait être assez génial!、Mm -hmm. Ah oui!

Nous avons également, pour terminer la journée du 25 janvier, c'est en 2000 que Deep Purple lance Deep Purple in, in Concert with the London Symphony Orchestra conducted by Paul Mann. Donc,、ouais. un album symphonique pour、euh, Deep Purple. Je l'ai sûrement, hein, mais,、euh, mais j'ai pas de souvenirs. <rire> je pense que ça devait être quand même intéressant. Il y, y, y a beaucoup de potentiel à avoir ouais. là, là ouais, des, des beaux arrangements en fait. Oui, tout à fait. J'ai tous les albums de Deep Purple, mais celui-là, il me dit rien. Là, mais

Il n'a pas passé à la postérité. Ben, lui, non. En tout cas, il ne m'a pas épaté. Mais ils sont tous bons, <rire> les abats en spectacle de Deep ben, certainement, Purple. c e r t a i n n e e m t certainement. Ça, c'est une constante. Deep Purple en spectacle c est toujours bon. C'est un excellent <rire> groupe à voir en concert. Oui. Ce qui nous amène à la journée du 26 janvier, qui était donc le jeudi de cette semaine. Et nous débutons en 1945 avec la naissance d'Ashley Hotchkin. Hotchkin. <rire> Je recommence. <rire> Ashley Hotchkin. Hotchkin. Huts

Hutchin, Hatchin, voilà. Hutchin. Hutchin, voilà. Oui. oui, bon. Bassiste pour Fairport Convention.、Oui, lui, non plus, je ne connais pas. Moi,、euh, non plus. Je, moi, je connais Dave Pegg、mm -hmm, de, de, ouais, Fairport de Fairport、oui. euh, Convention. Je ne le connais pas. Désolé. C'est. <rire> <rire>

En fait, Fairport Convention, ça fait justement partie de ces groupes où on avait un ou deux leaders qui étaient、mm -hmm. très forts et le restant du groupe、ouais. passait un peu inaperçu. Oui, tout à fait.、Ouais. Ce euh, vraiment... Et c'est un groupe qui est、euh, très, très renommé, très connu en Angleterre, mais、mm -hmm. absolument inconnu en Amérique du、ah, Nord. Seulement par、euh, certains cercles d'initiés du i récit. Oui, exactement. Il y a des gens...、Euh, moi, je n'ai pas nécessairement accroché sur Fairport non, Convention. J'ai ai aimé ce que j'ai entendu, mais ce n'est pas le genre de truc que je vais réécouter trop, trop non, souvent. Non, je ne prendrai pas la p e i n e

on allait acheter les vinyles et les albums、mmh. usagés ou peu importe.

Disons aussi en 1955, cette fois-ci, la naissance d'Eddie Van Halen, bien、ah、ben sûr. Oui. Lui, donc, très, ben Oui, je le connais. e j'espère bien, <rire> puisque c'est tout, u n musicien, en fait, Eddie Van Halen,、euh, qui célèbre donc,、euh, non pas ses 54 ans, mais qui、non. célèbre ses 57 ans, plus tôt.、Ouais. Euh, Puisqu'on est en 2012. Donc,、euh, toujours en forme. Et、euh, d'ailleurs, Van Halen qui lance un album très, très bien. Oui, qui s'en vient dans le spectacle au Centre b e l l Sauf、aussi. que,

Euh, de d d i e Van Halen d'aujourd'hui. Ce s t pas l Eddie Van Halen que j'ai connu non,、euh, quand j'étais ado, là,、oui. euh, qui courait le long des murs de Marshall.、Mm -hmm. Alors, il s'est calmé beaucoup. m a Il s i n'a pas eu le choix aussi parce qu'il y a eu un cancer du pancréas ou d s i l y a、ça. eu des problèmes aussi. On lui a remplacé une hanche. Oui, oui, oui. oui. Donc malheureusement, il ne peut plus,、euh, non. Il ne peut plus faire le f o u d Nous, il joue aussi bien qu'avant. Qu ah, ça,、oui. j, j a i pas de misère à croire ça.

En 1956, cette fois-ci, Buddy Holly enregistre pour la première fois avec les Crickets. Il enregistre entre autres les pièces Blue Days, Black Night, Don't Come Back、In、Knocking, ainsi que Love Me et Midnight Shift.、Mm. Des pièces, malheureusement, qui n'ont pas passé nécessairement à, à la postérité.、Euh, non, non. Que, bon,、euh, Buddy Holly et les Crickets ont fait de très, très bons albums.、Mm -hmm. De très bonnes pièces, de très bons albums aussi, on imagine. Mais il y en a peu de ces albums-là qui ont été réédités aussi. Sinon,、ouais. ça va être des best-of de Buddy Holly et、ouais. de Crickets. C'était pas un format.

Très très très privilégié、oh. dans les années 50, le, le long jeu. Exactement, c'était surtout des simples.、Mm. En 1965, cette fois-ci, pendant un concert en Australie, k e i t h Richards se fait arracher son chandail sur le dos après que 50 fans aient envahi la scène. C'était donc la vraie folie <rire> autour des Rolling Stones en Australie. Le public australien mais, mais est. Oh oui,、ah, certainement, mais le public australien est très, très rock, s t e m e On peut en avoir une, une idée ici.

Cette fois-ci, en 1969, Led Zeppelin donne un concert de 4h45 e e u r s au Boston Tea Party.、Ouais. Donc, c'était pas le Tea Party qu'on connaît aujourd'hui,、mm. mais plutôt, donc, je crois que c'est un a r é n a à l'époque ou、euh, un stade de baseball.、Euh, non, non, non, ça c'est un, un immense club,、ah, un peu、okay. comme le Metropolis. Ah, va, je, je croyais que c'était、ouais. quelque chose de plus gros ça. En, en fait, fait, dans mais... la biographie、euh, des r o s s Smith Walk This Way,、euh, Steven Tyler raconte qu'il était là ce spectacle-là. Ok, ouais, ouais. ça, ça, ça devait être tout un、Et、concert. Ça devait en vraiment marquer.、Euh... Ouais, Led Zeppelin,

Qui avaient l'habitude de faire de gros concerts, mais en 69, c'était quand même leur. leur Il、ouais, n'y avait pas tant d'albums que ouais, ça. c'est ça, exactement. C est, c est, ils connaissaient assez de standards. En fait, c'est les musiciens qui avaient travaillé soit en studio ou、euh, en concert. fait, en 1969, en janvier 1969, ils avaient seulement un premier album. Alors, qu'est-ce <rire>、oui, qu qu'ils ont fait pendant 4h45 Ils ont、hum. fait jouer.、Euh,

Euh, ils ont joué Days and Confuse d pendant une heure et demie. <rire> <rire> probablement une version également,、euh, une, une version、euh, démo, si on、ouais. veut, de s e r Ce serait intéressant de voir des des trucs, une, une setlist de ce concert, ouais, au ouais, Boston Tea、ouais. Party.、Ouais, Peut-être que ça, ça existe. Oui,、ouais. il doit y avoir ça quelque part. Et aussi, il faut dire que euh, probablement, euh, que euh, la formation aussi. Je me demande en fait plutôt si les quatre heures étaient prévues ou si vraiment après deux heures de concert tel que prévu de cette liste, on a continué.

Simplement à jouer, et,、euh, mm -hmm. ne jamais, entre autres, probablement p a r t un bon bout aussi. Oui.

Nous avons en 1970, également dans les éphémérides du 26 janvier, John Lennon qui enregistre Instant Karma en une journée et il fut produit, bien sûr, par Phil Spector. Ah, ça, c'est une très bonne pièce. Oui, oui,、euh, je l'adore, cette pièce-là. Tu sais, dans les années 70, elle avait été、euh, votée par les journalistes du Rolling Stone comme étant le plus grand simple de tous les temps. Hum,、mm、hum, c e a v a n t même,、euh, même uh, Good Vibrations, les、ouais, ben... Beach Boys.

Qui est une très bonne pièce aussi. <rire> Mais il、euh, faut dire qu'Instant Karma, c'était un phénomène également, puisque ça a été fait extrêmement rapidement. Et John Lennon, lui, voulait faire ça comme ça à l'avenir c'est-à-dire, on s'en va au studio, on enregistre une pièce, on la lance quelques jours plus tard, et voilà, c'est fait.、Euh, ça n'a malheureusement pas ce qui, été... Ce qui, ce qui est surtout remarquable de cette pièce, c'est le jeu de batterie d'Allen White. Oui, oui, oui. Allen White, qui était inconnu à l'époque et qui、exact. est devenu par la suite.

Le batteur de Yes. Oui, oui,、euh, qui était un excellent batteur d'ailleurs.、Ah, oui. euh, ça, ça, ça a sorti quand même quelque chose d'assez intéressant, euh, malgré euh, la, la courte journée d'enregistrement、euh, qu'on a eue pour Instant Karma. En 1974, cette fois-ci, c'est Ringo Starr、euh, avec son album Sweet Sixteen, qui atteint le numéro 1 des palmarès.、Américains. En fait, c'est 45 Tours, You're Sixteen, 16.、Oui, 16. Oui, qui est une reprise de.

C'est Bobby Darin?、Euh, je crois que oui. mais C'est considéré、ouais. comme un standard rock.、Euh, ouais. Pièce que j'adore d'ailleurs.、Oh oui, J'ai réécouté、bon. mon album Ringo là, léger, qui a été 1973 <rire> et c'est très très bon. Je l'ai fait jouer d'ailleurs lorsque j'étais des Jones Enam cette、ouais. semaine parce que c'est une des pièces que j'aime b e a u c o n C'est bon. C'est、bon. ah, oui, une pièce où il, représente, où il arrive à vraiment étaler ses talents、mm -hmm. de chanteur également dans, dans, dans un bon registre.、Ouais. De, de bons arrangements、ouais. également. Et、euh, beau solo de, de g a z o u

Oui, exact, effectivement. Oui, ce qui rajoute un peu de gaieté à cette pièce-là. Nous avons aussi en 1975, cette fois-ci, la b b c qui présente le documentaire Cracked Actor portant sur David Bowie. J'ai jamais vu de documentaire, mais j'adore cette pièce. Oui, oui, effectivement. et David Bowie est un phénomène populaire, donc, v o u l l pourquoi aussi on a、mm. fait un petit documentaire sur, sur, sur, ce, sur ce, ce, ce monstre, sur ce personnage, franchement, de la musique pop.

Nous avons également, cette fois-ci en 1973, c'est le,、euh, le contrat liant la EMI et les Beatles qui expire. Oui. Ils l'ont sûrement reconduit parce que je me rappelle qu'ils ont sorti、euh, plusieurs compilations.、Mm -hmm. euh,

m o i j e par la e de suite, comme、euh, Rock'n'Roll Music, qui n'était vraiment pas、euh, bonne. Non, Com non compilation. Love Songs, The Beatles Love Songs. Oui, oui. je trouve que j'ai lis cet album-là.、Ouais. C'est utile si on veut faire joint un vinyle avec plusieurs pièces des Beatles séparées,、ouais. mais bon, c'est. C'est un petit peu inutile. Non, exactement. De t u e f a o n on a、ouais. sorti aussi ensuite、euh, le, le live at the Hollywood Bowl, là,、mm -hmm, qui、ouais. est un、ouais. peu inaudible.

r e m a s t a g i s é v e r s George Martin. Enfin,、ouais. il a fait ce qu'il pouvait.、Oh、il、ouais, n'y avait pas grand-chose à faire. Non, exact. Euh, et il、euh, a une banque qui s'appelle Rarities aussi,、oui. sur l e q u e l l e c'était plus des détails que des raretés,、mm -hmm. là, parce qu'il n'y avait pas vraiment de pièces、euh, inédites. C'était vraiment des versions alternatives、ah, okay, là, ouais. de celles déjà connues.、Okay. Moyen. Il ne vaut pas nécessairement le détour. C'était moyen.

Nous avons par la suite en 1978, eh bien, les travailleurs de l'usine de disques d'IMI refusent de presser le 45 tour s des b a s s c o s intitulé What Do I Get? puisque l'on retrouvait sur la face B une pièce intitulée Oh Shit. Donc, le simple est quand même, c'est quand même i c i d é j e à la 37e place du palmarès britannique. C'est quand même pas pire pour un groupe、ouais. comme les b a s s Cox. Mais c'est probablement pour ça que ça s'est hissé à la 37e <rire> place.、Euh... Exactement. Et on peut se dire que

Malgré le fait que les, les, les employés d'IMI, en fait, que IMI était une compagnie qu'on trouvait cool à l'époque, bien sûr, qui avait signé、mmh. les Beatles, mais、euh, également Pink Floyd, Pink et, Floyd et,、ouais. plusieurs groupes très, très avant-gardistes,、mmh. les travailleurs de la compagnie étaient peut-être un petit peu plus tech a r é s qu'on le pensait,、ouais. un, un peu plus t r a d、euh, i t i o n n a i s t e s

En 1989, cette fois-ci, c'est Alan Collins de Leonard Skinner, de, de, duquel on a parlé tout à l'heure、oui. euh, suite à son décès, et qui est paralysé à suite à un accident de voiture qui a tué sa copine qui se nommait Deborah Jean Watts.、Oui. Et lui est resté, comme on le disait, en chaise goulante. -goulant. Donc, ça, c'est、euh, deux, trois ans avant son, son décès. Oui, exactement. exactement. On, on le voit dans un.、Euh, J'ai oublié le titre de ce, de ce film.

Euh, qui, qui, porte sur,、euh, Leonard Skinner、mm -hmm. de, de reformation et une tournée qu'ils ont entrepris au début des années 90. Mais on le voit en chaise roulante et,、ouais. oh, c'est vraiment pathétique, i、ah, l est sur、ouais. le bord de la scène, il regarde ses anciens compères et,、oh, c'est, pathétique. Ouais, c'est, particulier. C'est pas quelque chose de très, très,、euh, Très, très cool, en non, fait. Non.

Nous avons également,、euh, dans la journée du 26 janvier en 1991, Queen qui atteint le numéro 1 du palmarès britannique pour la seconde fois grâce à Innuendo,、euh, qui est également la troisième pièce、euh, la plus longue à avoir occupé cette pièce,、euh, cette position plutôt d e r n i è r e Et j o d e des Beatles et Belfast Child de Simple Minds. Ah, quel horrible beau! <rire> <rire> Simple Minds.、Ouais, euh, tu sais, on va aller l'écouter, cette pièce que j'aime beaucoup de Queen et Innuendo. On va l'écouter dans un moment.

Oui, puisque avant, nous allons terminer la journée du 26 janvier en 1998 avec le décès du batteur de blues S.P. Leary, qui s'est illustré, disais-je, auprès de Darling Wolf, Muddy Water et Sonny Boy Williamson. Il est malheureusement décédé d'un cancer.、Mmh.

Eh bien, on écoute cette pièce de Queen et vous êtes à l'émission Rock Classique. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m o n e s la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou! 89 FM.

Avec un de leurs nombreux classiques, Don't Believe a Word. C'est peut-être ma pièce préférée de Thin Lazy à vie. Ça nous vient de leur album très bon disque, Johnny the Fox de 1 9 6 7 Thin Lazy q a un rapport avec le groupe qu'on a entendu juste avant parce que la seule fois qu'ils sont venus à Montréal avec、euh, la formation、euh, classique, là, avec、euh, Phil Lynett、euh, euh, au chant et à la basse, c'était en première partie de, de Queen.

Au Forum de Montréal, lors de la tournée, je pense que c'était la tournée、euh, News of the World, je ne suis pas sûr,、mm. euh, mais c'est Queen Week qu'on a entendu au début <rire> du b l o c avec、euh, la pièce-tite du dernier album、euh, qu'ils ont enregistré euh, avec. Euh,

Avec Freddie Mercury,、mm -hmm, Innuendo.、Euh, très bon disque.、Ouais. Euh, C'est un album de, de retour. Un、euh, retour qui n'était pas très long parce que、euh, Freddie Mercury est décédé quelques, quelques temps après.、Mm -hmm. euh, et euh, on a sorti par le jeu d'un autre album avec、euh, Freddie Mercury, avec des restants de. de, de

De, de PS Studio、euh, qui s'appelle Made in Heaven, qui、oui. est vraiment très mauvais.、Oh, oui. <rire> Tony Mercury, en fait,、euh, voulait enregistrer le plus possible avant、oui. de décéder, puisqu'il savait que la、oh, oui, fin. Oui, il a travaillé jusqu'à la fin,、oh, euh, oui. vraiment intensément, mais、euh, il était rendu qu'à la fin, il ne pouvait pas travailler、euh, très, très longtemps. Non, non, non.、Euh, une heure, c'était comme、oh, euh, Oui, sous l'humain. Midi-une!

Vous êtes à l'émission r a c c l a s s i q u en e compagnie de Simon Fitzbé et Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 27 janvier. Exactement. Nous débutons en 1945 avec la naissance de Nick Mason, batteur de Pink Floyd, qui célébrait donc ses 67 ans, qui célèbre plutôt ses 67、ouais. ans aujourd'hui même, le 27 janvier. Également, nous avons la naissance aussi de Brian Downey, batteur de c l i n l Lézy, bien sûr,、ouais. qui, lui, célèbre.

Et seul membre euh, original euh, du groupe à faire encore partie.、Euh, ah oui?、Euh, oui, oui. C'est、oui. quelque chose que j'ignorais、oui. complètement. En 1956, cette fois-ci, Elvis Presley lance Heartbreak Hotel. Ce lancement coïncide avec la première apparition,、euh, sa première apparition nationale au Tomorrow's Stage Show. Oui, c'était la première fois qu'on le voyait à la télévision partout en Amérique.

Euh, par la suite, en 1958, c'est Little Richard qui met fin à sa carrière pour entrer au séminaire. Il v o t devenir, bien sûr, prêtre,、oui. euh, preacher à l'époque. Il faisait une, une dépression. Oui,、ouais, exactement.、Mais、il avait survécu, un, un, non pas un crash, mais son avion a passé p o u r ê t r e c r a c h é alors qu'il s'en allait en Australie euh, et euh, il a décidé de, de tout、ah, abandonner. Ça l'a traumatisé. Exactement.

Cette fois-ci,、euh, c'est en 1967,、euh, le 27 janvier, les Beatles、euh, qui signent un contrat de neuf ans avec、euh, la EMI.、Oui. C'est terminé, donc, en, en 1976. 1976. Exactement. Neuf <rire> ans moins un jour, parce que ça s'est terminé,、oui. euh, la journée auparavant.

Nous avons aussi en 1976, cette fois-ci,、euh, David Bowie qui poursuit son agent Michael Lippen,、euh, puisque celui-ci prenait、euh, 15 de commission à la place du 10 tel qu'il qu était prévu à son contrat. Lippen lui devait donc 475 000、mmh. ce qui est quand même pas peu,、euh, pas peu cher. Il n'a pas été très chanceux avec、euh, ses gérants, David Bowie.、Hein? Non, effectivement. Parce que、euh, le précédent, c'était quoi de son nom? David d e f r e e s e Oui, oui, oui.、Euh, i aussi avait été assez. vorace.

Ouais. C'est ce qui a peut-être amené Bowie, en fait, à vérifier un peu plus ses finances、ouais. et à faire un peu plus attention. Parce que par la suite, je pense, que ça s'est calmé un peu、euh, au niveau de l'exploitation、ouais. de l'artiste, là. e、euh, et euh, il a continué à faire beaucoup d'argent、euh, dans les années 70 et 80.

En 1990, cette fois-ci, c'est la ville natale de Tom Petty, à Gainesville, en Floride, qui,、euh, où on installe, en fait, qui statue plutôt que le, le 27 janvier sera le Tom Petty Day. Donc, c'est encore ça.、Euh

De nos jours,、oui, c'est encore le、euh, Tom Petty Day、oui. à, à Gainesville. C'est la journée de Tom Petty, donc les radios doivent tourner du Tom Petty.、Euh, et bien, justement, on va, on va en entendre une pièce de Tom Petty un peu plus tard dans l'émission classique parfait, pour、euh, ce Tom Petty Day. C'est pour le célébrer, bien sûr. Et nous terminons la journée du 27 janvier en 1998, alors que James Brown est arrêté pour possession de marijuana et d'armes à feu non enregistrées. Brown a déclaré qu'il utilisait la marijuana pour améliorer ben... sa vue.

Peut-être s'aviser également lorsque je plaisais. Désolé,、là. mais moi, je ne pense pas que la marijuana p e u t s améliorer quoi que ce soit dans la vie. Non, exactement.、Vues. Et, le, et le, surtout pas la vue. Le cannabis médical q u e l q u e chose peut-être pour soulager, puisque le cannabis、oui. est un soin s palliatif. s mais, mais pour mais, améliorer non, les choses, non, non, vraiment, non, ça ne s a i p e l l e pas à ça. Et surtout pas la concentration. <rire> Effectivement. Mmh, mmh.

Ce qui nous emmène à la journée du 28 janvier, qui est donc euh, samedi euh, demain de cette semaine、euh, d e p h é m é r i d e Et nous débutons en 1943 avec la naissance de Rick Wright, claviériste de Pink Floyd.、Ah, C'est particulier. Donc,、euh, il est né、euh, exactement une journée euh, après euh, son collègue、euh, Nick Mason. Exactement. oui. La, la là, même année euh, Non, euh, deux ans auparavant.

Ah, donc, euh, okay. En fait,、euh, Rick、ah, oui, Wright oui, oui, oui, a u a i t eu 69 ans、oui. euh, s'il était toujours en vie. Malheureusement,、oui. il est décédé、mm -hmm. euh, il y a de ça, je crois, pratiquement 5 ans. Ça、euh, fait quelques années, Ça fait quelques, quelques dire, années, oui. Il,、euh, il y avait eu plusieurs en fait, maladies,、oui. euh, dont un cancer、euh, oui. et il y avait des maladies chroniques également,、oui. malheureusement.

En 1965, cette fois-ci, ce sont les Moody Blues qui s'élient au numéro 1 avec Go Now. Oui, c'est leur seul num numéro 1,、euh, je pense, dans、euh, cette formule-là, Rhythm and Blues,、mmh, ouais, là, là, ouais. avec、euh, Denny Lane、euh, au chant. Avant de changer un peu plus pour、euh, s'en aller. Oui, progressif, plus plus symphonique. Oui, symphonique,、euh, exactement.

Euh, nous avons aussi en 1966 le club de Cavern qui ferme ses portes après avoir cumulé de nombreuses dettes.、Ah, oui. On rouvert, alors, alors l'a réouvert, refermé i l aurait suite, fallu ramener dit... les Beatles oui, pour i a i l e l Oui, exactement. <rire> vraiment que ça les aurait aidé. D'ailleurs, ils ont refusé d'aller parce que je pense qu'on leur avait demandé de faire、ah, oui? un concert bénéfice、euh, au club de Cavern ils ont refusé parce qu'ils avaient arrêté、ah, de là, faire là, la tournée.

Ils ne voulaient pas nécessairement se relancer dans cette folie-là qui était le cavern. Mais, mais en 66, par contre, il n'y avait pas encore y avait terminé. l n'y avait pas encore n o n parce que ça s'est arrêté à San Francisco oui, vrai,、euh, à l'été 66. C'est vrai. Ce、euh, euh, je... n'est pas quelque chose de très intelligent d'amener les Beatles au cavern、ah, en pleine Beatlemania. Ça aurait, fait, euh... Euh, ça, ça aurait été un hécatombe. s Il y aurait eu plusieurs,、ah. plusieurs blessés. Peut-être、oui. même que l'édifice se serait écroulé à cause du bruit et des cris des fans.

En 1968, cette fois-ci, Jim Morrison est arrêté pour ivresse sur la voie publique. Il avait également insulté un gardien de sécurité d'un cinéma pour adultes. Mais qu'est-ce que Jim Morrison faisait dans un cinéma pour adultes?、Hmm, je me le demande bien. <rire>

<rire> Regardez des films, probablement. <rire> Weird. Oui, oui, assez particulier. Bon, ça, ça fait partie des, des grandes aventures de Jim Morrison、ouais. qui a connu une vie assez rock'n'roll et surtout lorsqu'on、ouais. ajoute la vie à rock'n'roll. Ça f a i t que c'est très sportif. Oui.

Nous avons aussi en 1978 Ted Nugent qui p h o t o g r a p h i é son nom au couteau dans le bras d'un f a n à la demande de ce dernier. Donc,、mmh. un gros couteau de chasse. Là, et,、euh, ça, ouais. ça a dû laisser des marques quand même assez fortes. Ben, c'est ça qu'il voulait. Oui,、ouais. exactement. Il l'a demandé. Donc, il l'a、ouais. eu.

La même journée en 1978, c'est Fleetwood Mac avec l'album Rumors qui atteint le numéro 1 en Grande-Bretagne, comme on l'avait fait、oui. déjà aux États-Unis, album qui extrêmement bon, ça, c c était extrêmement populaire. C'était le gros album de 1978,、oh, oui. Rumors. Oui, exactement. Ça, ça a été,、euh, il fait partie, je pense, du top 5 des albums qui ont eu le plus longtemps la position numéro 1 au Billboard、oui. mm -hmm. aux États-Unis.、Euh, également en 1985, cette fois-ci, c'est plus de 40 artistes qui se réunissent pour enregistrer la très, très, très mauvaise pièce We Are.、Oui.

We are the world.、Pardon. Quel mauvais souvenir.、Oui. <rire> <rire> Moi, j a <'étais, rire> j'avais seulement, j'avais même pas un an lorsque、ouais. ça, ça a été enregistré, donc j'ai pas eu à subir ça, mais on l'entend toutes les sources maintenant.、Ah. À chaque fois qu'il y a un, un événement,、mm. on réenregistre une nouvelle version de We Are the World. Il faudrait laisser <rire> cette pièce mourir de sa belle mort, éventuellement. <rire>

En 1988, cette fois-ci, c'est Pink Floyd qui fait flotter un immense lit gonflable sur la Tamise pour promouvoir un moment de relapse of reason. Donc, on avait、mm. eu le panneau publicitaire pour The Wall huit ans auparavant et là maintenant,

Qui sont forts、euh, en marketing,、oui. Pink Floyd.、Oh、oui, franchement, un、mm. très très bon coup de marketing. Ça a dû、euh, apporter beaucoup... Ça a dû intéresser en fait, beaucoup de fans、mm. euh, de Pink Floyd. C'est dommage parce que c'est un album immensément、mm. plat. Exactement, oui. C'est très très bête. <rire> une très très belle、ça. pochette. Oui, o、oh oui, une i u belle pochette. Mais <rire> le contenu, par contre. Non, on... ce s t pas du Pink Floyd.、Oh, c'est du David Gilmore u n solo, mais même pas du bon David g i l m o u r Non, c'est ça. Ben, on peut même dire David g i l m o u r and Friends, puisqu'il y a eu beaucoup beaucoup、mm. de personnes qui ont aidé à composer les pièces et créer les e s

David Gilmore a enregistré d e s solos,、euh, mais est-ce qu'il a composé beaucoup de parties de l'album Je ne suis pas certain. Division Bells était pratiquement un, un, un projet qu'il a mené de, de, de main de maître tout le long.、Mm -hmm. Mais Momentary Laughs of Reason, je pense que Nick Mason n'était même pas、euh, intégré dans le, le processus il, de créativité il, de l'album. Il, il est p h o t o g r a p h i é dans la pochette. Oui, e x a c t m a i s semble-t-il que Rick Wright avait participé, mais de façon、euh, anonyme, parce、ouais. qu'il n'y avait pas le droit. Exactement, il n'y avait pas le droit. Il n'était pas membre de Pink f l o y d、mm -hmm. Il avait été.

Euh, donc, euh, sorti du groupe par Roger Waters、euh, en 1979-80.

Euh, oui, c'est ça, ça, il après, a quitté, pas un équipe. Euh, oui, il est parti du groupe, mais il avait quand même participé au concert, de w a r r Oui, effectivement. e、euh, t、euh, donc, il, il, aurait participé à l'album, il a participé également à la tournée, Momentary Love of Reason, comme musicien,、euh, invité, en fait, payé、mm -hmm. par le groupe,、euh, oui. comme employé, et il a été réintégré quelques mois ou quelques années après la tournée,、euh, pour The v e n g e a n c Bells, bien、oui. sûr, il était membre à part entière de la formation.

Nous avons également en 1988, la même journée, Nevermind the Bollocks, Hears the Sex Pistols, qui est certifié disque d'or aux États-Unis 11 ans après sa parution. Oui, ça a pris 11 ans. Ça a pris、oui. beaucoup de temps avant que les、oui. gens découvrent. C'est parce que le, le punk, ça n'a pas eu l'impact en Amérique du Nord que、non. ça a eu en, en Europe.、Là. Exact.、Et、surtout pas en Angleterre. En Angleterre, c'était la grosse chose. c é t a i t vraiment une invasion、oui. en 77.

Mais pas en Amérique du Nord, pas du tout. En 77, là,、euh, ce qui se passait, c'était、euh, le disco, surtout. Oui, oui, oui. Et、euh, c'est passé complètement inaperçu. Exactement. exactement. Et il y a beaucoup d'amateurs de rock qui n'aimaient pas les p u n k à cette époque-là en Amérique du Nord parce qu'ils trouvaient que c'était des pieds. C'est、euh, ça. C'était pas des professionnels, q u i l é t a i t pas bons, q u i l é t a i t pas i n t é r e s s a n t Exact.、Euh, c'est un fait. J'ai、euh, d'ailleurs écouté une partie documentaire sur、euh, le g r u n g e et Nirvana il、euh, y a quelques, quelques jours, en fait. Et Robert Plant était,、euh, c'est-à-dire.、Euh,

Participait au documentaire, il disait que le Grunge, en fait, et Nirvana avait été l'explosion punk des Américains. Il disait qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu, justement, le ouais, punk n'a pas été populaire、ça. et il a fallu attendre la fin des années、mm -hmm. 80, début des années 90 pour avoir ce genre de révolution-là、mm -hmm. euh, aux États-Unis. Tout à États fait. On e n v o y é quelques punks dans les rues de Montréal. On、ouais, l'avait. Mais, mais... c'était vraiment très, très, très marginal.、Ouais. C'est surtout des fans du groupe Exploited, probablement、ouais. aussi. <rire>

Par la suite, en 2004,、eh、bien, James Brown, encore une fois, qui est arrêté pour violence domestique alors que le parrain de la s s a u t aurait frappé, aurait plutôt envoyé sa femme au tapis.、Mm -hmm. euh, il était très, très violent, James Brown. Ce n'était pas un enfant de cœur. C'était un de ceux qui avait le plus, être plus être gros, être gros être dossier c r i m i n e l a n o n Non, il、euh, bon, n'était pas plaisant à connaître, non, malheureusement. Non. Non, un grand artiste, mais、ouais. euh, un très petit homme. Exactement. Exactement. <rire>

En 2005, Jim Capaldi, oui, batteur de Traffic, décède à la suite d'un cancer de l'estomac,、oui, c e s t encore、oui. très triste, qui n est pas un cancer très très jojo à avoir non, aussi, non, puisque c'est de la、déri. douleur par-dessus、oui. douleur par-dessus、oui. douleur.、Oui. C'est vraiment pas une b e l l une belle fin de vie.

Et également en 2009,、eh、c'est le décès de Billy Powell, lui qui a été claviériste de Leonard Skinner.、Ouais. Il a été atteint d'une crise cardiaque. Un、euh... des derniers membres euh, original. Euh... En fait, il en reste seulement deux、ouais. euh, vivants.、Ouais. Euh, des deux guitaristes, euh, euh, Ed King,、mm -hmm. euh, qui lui a quitté、euh, assez rapidement Leonard Skinner parce que justement sa santé était menacée.

Euh, écoute, les gars de l e o n i e Scanute buvaient comme des ouais, fois. Ouais, et lui, il ouais, fumait trois paquets de cigarettes par jour.、Ouais. Alors,、euh, il s'est sauvé, tout simplement, du groupe parce qu'il était sûr qu'il allait mourir.、Euh, donc, Ed King, lui, est encore en vie. Et、euh, Gary Rossington, qui、mm -hmm. est assez mal en point, lui,、ouais, c'est、ouais, le, ouais, le guitariste.、Ouais. Là.

Euh, il reste plus,、euh, il reste pas d a u t r e C'est très malheureux, puisqu'on peut voir les images d'eux.、Euh, D'ailleurs,、euh, je pense qu'ils、euh, avaient fait une pièce, c'est rien à, à leur honneur, par exemple, parce que c'était une pièce avec Kid Rock. Mais、oh. les derniers membres de l i n d s k a n n e r ils faisaient quand même assez dur, ils faisaient、ouais. pitié, même à la、mm -hmm. limite. C'est、mm -hmm. un peu dommage.

Et c'est ce qui nous amène à la dernière journée d'éphéméride le 29 janvier de cette semaine, qui ce sera donc dimanche. Et nous débutons en 1947 avec la naissance de David Byron, chanteur de Raya Heap. Oui, le chanteur original.、Mm -hmm. i l est décédé、euh, au milieu des années 80. Il avait déjà,、euh, il avait déjà quitté Uriah Heap à ce moment-là depuis plusieurs années. Il est décédé、euh, des suites de son alcoolisme.、Mm -hmm. C'était un très sérieux buveur.

Euh, il est mort d'une cirrhose du foie, il me semble. Euh, et、euh, l'homme qui le remplace、euh, depuis, c'est un Canadien.、Mm -hmm. euh, et euh, bien meilleur chanteur, euh, euh, plus intéressant sur scène.、Euh, sa voix est aussi bonne que David Byron, parce que、Bar、David Byron, c'est un très bon chanteur,、oui. très belle voix,、euh, sauf qu'il avait l'air complètement imbécile sur scène. Oui, c'est、euh, ça. C est, c est、euh, est Ce qui n'est pas le cas de son successeur maintenant, qui、mm -hmm. est là depuis.、Euh,

Depuis le milieu des années 80. Qui assure donc la pérennité du groupe sur scène、mm -hmm. ainsi que sur album, ce qui est très bien. Nous avons également en 1952 la naissance de Tommy Ramones, bien sûr, lui qui est né à Budapest,、mm -hmm. qui a été membre de la formation du même nom.

Et également en 1969, c'est Fleetwood Mac qui obtient son premier et seul numéro 1、oui, v e c la ça, pièce Albatross. C'est、ah, surprenant. Oui,、ouais, c'est particulier. C'est une que que pièce qu a, qu a été... eu,、euh, qui a eu beaucoup d'impact sur plein de musiciens en Angleterre. Oui. oui.、Euh, c est, c est, euh, pourtant, c'est une pièce instrumentale, mais c'est、euh, une pièce intéressante. Oui, c'est une pièce t o r t intéressante à découvrir.

Également en 1972, l'album triple Concert for Bangladesh atteint le numéro un des ventes. Bien sûr, il s'agit d'un concert qu'avait mené George Harrison de main de maître, sur lequel on retrouve oui, également. L'été précédent.、Euh, ouais, ouais, oui, oui, oui.、Euh, C'est un, dit... un bel objet, mais je t'avoue que je le trouve vraiment place, ce disque-là. Je ne l'écoute jamais. Oui, moi, bien, ça a été...、Euh, n'a o n p s Ça n'a pas été un échec pour, euh, pour euh, George Harrison, mais il faut dire que si Bob Dylan n'avait pas été là,、oui. le concert en lui-même aurait、mm -hmm. été、euh, pas mal moins présent. Probablement, aussi. et ils ont eu de la difficulté.

À sortir ce disque-là,、mm -hmm. euh, parce que、euh, l'effervescence autour de ce concert-là s'était un peu émoussée. Il y a eu beaucoup de difficultés juridiques、euh, légales、ouais. pour sortir le disque, ce qui fait qu'il est sorti seul, beaucoup plus tard.、Ouais. Et、euh, à ce moment-là, ça a passé, pas inaperçu, mais、euh, ça a eu moins d'impact.、Ouais, C'était passé de mode, si on veut. C'était、ouais, si、malheureusement terminé.

Et nous terminons, justement, la journée du 29 janvier, cette semaine d'éphéméride du 23 au 29 en 1992 avec le décès de Willie Dixon, auteur de nombreux succès pour l'écurie Chess Records. Et、euh, c'est、euh, la seule qui,、euh, qui a fait de l'argent, en fait. Le, le, le seul, plutôt, qui a fait beaucoup d'argent avec、ouais. euh, les pièces de Chess Records sans nécessairement、ah, mais, euh, enregistrer. Il n'y a, a,、euh, a pas juste Chess qui a fait de l'argent avec Willie Dixon. Il y a aussi Let's Develop. Oui,、Et、oui. <rire> qui ont

Beaucoup, beaucoup de <rire>、okay. ses succès. Et d'ailleurs, on va e o i n t e n d r e de Megatlossik de le Led Zeppelin qui a été fortement inspiré par une pièce de Willie Dixon dans un moment. Écoute, Simon, je te remercie encore infiniment beaucoup. Ben, merci beaucoup pour, de m'avoir、euh, reçu. Euh, et euh, je vous rappelle q u i n anime deux émissions, Simon, hein, sur nos ondes,、euh, c'est-à-dire Catalepsie, ça c'est les lundis à 20h en direct,、euh, en reprise, les samedis à 19h et、euh, les mercredis à 13h.

Euh, album classique, e n juste avant、oui. classique en direct l e s vendredis à 10 heures, en reprise l e s samedis à 16 heures et l e s mardis à 17 heures. Merci beaucoup encore une fois, Simon. Merci.

Midi 16, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lafave, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission régulière, la première de 2012, c'est assez drôle,、euh, avec la sélection rock évidemment la plus éclectique et éclatée des ondes. Et au cours de cet après-midi, je vais vous présenter entre autres les musiques de Black Sabbath, Van Halen, ACDC, UK, Iron Maiden, Gentle Giant, Riot,、euh, Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax. Et je vais vous

Je v a vous présenter aussi cinq nouveaux albums、euh, et, et des rééditions aussi、euh, de Blood Ceremony, euh, Ram, euh, Church of Misery,、uh, Thy Catapult Key et、euh, Motorhead. Je vais vous parler、euh, du concert que Ghost aussi ont présenté samedi dernier à Montréal. Et à travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe de r o c k p r o g r e s s i f anglais très obscur du début des années 70, le quintet t e c r u s a i d a qui ont fait paraître deux albums en 70 et 71.

Et je vais vous faire tourner une face entière d'un véné de classique perdu en 72, il y a 40 ans, en janvier 72, un album qui a marqué les débuts du heavy metal, soit le premier album homonyme de Blue Oyster Cult. Donc, que du très bon. Et question de poursuivre tout de suite en très grande force. On va écouter cet t e immense classique de Led Zeppelin qui a été inspiré e par Willie Dixon.

Dans votre capsule InfoCampus. UQTR en spectacle vous invite aux auditions qui se dérouleront le 2 février dès 8 h au pavillon Michel Sarrazin. L'événement offre la possibilité à tous ceux qui sont désireux de démontrer leur talent pour les arts de la scène de se faire connaître à la finale locale qui aura lieu le 15 mars 2012 au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Pour plus d'informations, vous pouvez communiquer avec le comité par courriel au uqtr.en.spectacle à commercial.uqtr.ca.

ou visiter le site web u n i v e r s p r è d u n i o n c i t é e n s p e c t a c l e c o m Le centre d'aide en français propose le 1er février prochain un atelier sur la terminologie grammaticale de 9h à 11h au local 2054 du pavillon Ringuet. L'atelier de terminologie grammaticale est destiné aux étudiants désirant approfondir leur connaissance du métalangage grammatical. Cet atelier vise à aider ceux et celles qui ne maîtrisent pas suffisamment les concepts de base de la grammaire essentielle aux accords grammaticaux comme l'accord du participe passé.

Le carnaval étudiant se déroulera du 23 au 26 janvier prochain sur le campus de l'UQTR. Plusieurs activités vous sont proposées. Mister Valère et l'humoriste Guillaume Wagner seront notamment de passage pour l'événement. Si vous désirez avoir plus ample information s ou connaître le contenu du cahier du participant, vous pouvez vous rendre au uqtr.ca carnaval ou demander de rejoindre le groupe Facebook du carnaval. C'était votre capsule InfoCampus.

Une petite tape, et voilà des coups pour les. Yo, dude love, ça a pas l'air d'aller, toi. Wouah,、bon, il a fallu que je lâche match-up.、Hey, comment ça? Parce que j'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis, c'était l'émission matinale en pièces détachées. Fait que j t a i dessus, que l'émission devait être annulée, puis que c'est reçu des chroniques tout le long de la journée. Fait e j'aime tellement ça, cette émission-là.

Vous êtes assez fou pour l'écouter. Oh. oh.

de fast Eddie Clark, le guitariste original Motorhead.

Way avec、euh, la pièce Easy Living qu'on retrouve sur leur、euh, premier album homonyme paru en 1983. Ils en ont fait quelques-uns dans les années 80 et 90 et, et,、euh, avant de se séparer. Et là, ils sont,、euh, ils sont de retour et se sont reformés l'année dernière. Ils ont sorti un album que je n'ai toutefois pas entendu encore. Juste avant ça, on a entendu y o Uriah e a p avec I Can See You, un morceau tiré de leur excellent disque

i n To the Wide, un des meilleurs albums à être paru l'année dernière en 2011. Et au début du blog, on a entendu Led Zeppelin avec leur immense classique A Whole Lot of the Love qui nous vient de leur deuxième album qui est sorti à la fin de l'année 1969. Midi 35, vous êtes à l'émission Rac Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.

Dans le prochain bloc, on va entendre la musique, entre autres, de Ronnie James E.O. ainsi que Iron Maiden. Mais tout de suite, on écoute une formation de vétérans de New York. Pas du tout, hein? Ça, c'est plutôt Black Sabbath. Sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou. 89.FM.

Le Pro CDMC, dans la recherche d'autant rappeurs interprètes pour participer à la plus grande compétition de rap à Trois-Rivières. Chaque participant doit performer sur scène et adapter leurs textes u s des beats mystères d'un beatmaker de la région. Plus i e u r s prix à gagner, le tout d'une valeur de 1500$. Le Pro CDMC, c'est aussi avec DJ Snaptoise une session de m i c r o v e r t à la PAD, s i t u é au 1535 Boulevard Royal. Le Pro CDMC, gratuit pour ceux et celles qui s'inscrivent au w w w p r o d u c t i o n s c o r t r i v e r c a Le Pro CDMC, une présentation.

89-1

Avec un de leurs nombreux classiques, Do You Love Me, la version qu'ils ont réenregistrée pour l'album Sonic Boom qui est sorti en 2009. Ça sonne pas mal plus que l'original qu'on retrouvait sur l'album Destroyer. Je vous rappelle que Kiss ont un nouvel album qui sort dans les prochains mois. Il s'intitule Monster. J'ai bien hâte de l'entendre parce que Sonic Boom était vraiment excellent.

Juste avant ça, on a entendu Van Halen avec Unchained qui nous vient de leur、euh, quatrième très bon disque, Fair Warning, paru en 1981. Eux aussi, Van Halen, s'en v i e n t avec un nouvel album. Il s'intitule、euh, Different Kind of Truth. Il sort dans deux semaines,、euh, soit le 7 février. Ils seront à Montréal aussi, en concert au Centre b e l le l jeudi 15 mars. Au début du bloc, on a entendu Black Sabbath avec la pièce Sabra-Cadabra tirée d'un de leurs albums classiques,、euh, c'est-à-dire Sabbath, Bloody Sabbath.

De 1973. On a appris dernièrement que Tony i o m m i le guitariste、euh, du groupe, euh, est euh, malheureusement atteint d'une forme de cancer, un lymphome, un cancer du système lymphatique、euh, dont la maladie de Hodgkin fait partie.、Euh, le groupe a souligné que la maladie de leur guitariste ne met pas en péril、euh, le projet de sortir un album comme prévu.

À l'automne, mais ils n'ont pas précisé si la tournée mondiale、euh, qui était prévue pour cette année allait avoir lieu. C'est le néant pour、euh, le moment à ce sujet. Midi 5 0 vous êtes à l'émission Rack Classic en compagnie d'Alain Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du r o c k et à l'évolution du r o c k à travers le temps. Dans un moment, on va entendre Iron Maiden, mais tout de suite, on y va avec les vétérans de New York Riot. La pièce Hotla.

Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes! Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mardi 31 janvier, les Patriotes hockey affrontent McGill à 19 h au Colisée de Trois-Rivières. Les Patriotes de l'UQTR t une tradition d'excellence. UQTR.ca patriote. En 1962, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'automobile et surtout à l'écoute de sa clientèle voit le jour.

Encore aujourd'hui, le Garage Yves Gauthier se démarque par son service exceptionnel. Que ce soit pour l'entretien préventif, la mécanique générale, les pneus, le traitement de tirouille et son service de carrosserie, notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le Garage Yves Gauthier est des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations. 819-375-6835, garagegauthier.ca. q u é b e c p o n t i n m n e t le site de l'actualité Pong, Star, IMO et Hardcore du Québec.

j u s t e a v a n t la pause pub, on a entendu un classique d'Iron Maiden,、euh, The Prisoner, tiré du non moins classique album The Number of the Beast, qui est paru il y a 30 ans, 1982. Et、euh, juste avant ça, on a entendu Riot, formation de vétérans de New York avec、euh, la pièce Outlaw qui nous vient d'un de, bah, c'est peut-être leur album、euh, le plus marquant en carrière, Fire Down Under de 1981.、Vous、aussi, ils ont sorti un bon album.

L'année dernière, à la fin de l'année 2011. assez intéressant, quoique la deuxième moitié est plus faible, je dirais. 1 3 h s 4, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre. Émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans un moment, on va entendre une formation que je ne fais à peu près jamais t o u r n e r ici à la station, mais qui est pourtant.、Euh

Très bonne, très intéressante, la formation du Vermont Fish. On va aussi entendre Tom Petty and The Heartbreaker, mais tout de suite, on écoute un peu de glam rock avec T-Rex. Rock on! Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des vélomans,、uh, la s e u l a d i f f u s e du vrai rock à t r o i e r i v i è r e s C'est fou! 89 ans!

I've been told to expect it. I begin my descent down the cold grand steps. And who could have turned among those I can't fight in? I think that I know what I haven't known yet. Cause a week is a month and an hour a day. When your reaching just pushes it further away now.

With your past and your future precisely divided, am I at that m o m e n t I haven't another, decided. Don't take another step. I haven't decided. Don't take another step.

Groupe qu'on avait surnommé、euh, les Grateful Dead,、euh, les nouveaux Grateful Dead dans les années 90. C'est un groupe、euh, culte du Vermont. Ce qu'on vient d'entendre, c'est la pièce Julius、euh, qui ouvre leur album Hoist de 1994. Ils attiraient des foules.

m o n s t u e u s e dans les années 90 en spectacle. Juste avant ça, on a entendu Tom Petty and the Heartbreaker avec Into the Great Wide Open. C'est la pièce titre de cet album de 1991. Et aujourd'hui, 27 janvier, dans la ville natale de Tom Petty, c'est-à-dire Gainesville, en Floride, on a statué que depuis 1990, c'est le Tom Petty Day. Et、euh, au début du v l o g on a entendu T-Rex avec Rock On, pièce

Tiré de leur excellent album The Slider, qui est paru en 1972, il y a 40 ans. 13h19, vous êtes à l'émission Rick Classique en compagnie d a n n e Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant y aller avec du matériel relativement récent. Dans un moment, on va entendre The Rivals Sons on va aussi entendre un morceau du dernier Mastodon. Tout de suite, on y va avec The Black Keys.

Lonely Boy, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Médomanes. La seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. 8 9 FM.

Avec une pièce aux paroles、euh, fort énigmatique et tout à fait fascinante, Curl of the Burl, c'est tiré de leur dernier excellent disque The Hunter qui est paru l'automne dernier. Et ça, c'était précédé de la formation The Rival Sons avec All Over the Road, le morceau qui ouvre leur premier album Pressure and Time qui est paru l'été dernier.

Enregistré deux、euh, albums de rock progressif au début des années 70, mais pour le moment, on va prendre un méchant virage musical puisqu'on va passer en mode rock progressif. Dans un moment, on va entendre Gentle Giant et UK, mais tout de suite, on écoute Steven Wilson, Deform to Form a Star. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou!

89 a FM.

you are for all this

I'm Gary Green from Gentle Giant. You're listening to the Rock Classique on 89.1 FM.

Le p r o s est m c dans la recherche d'autant rappeurs interprètes pour participer à la plus grande compétition de rap à Trois-Rivières. Chaque p a r t i c i p a n t doit performer sur scène et adapter l e u r textes sous des beats mystères d'un beatmaker de la région. Plus i e u r s prix à gagner, le taux d'une valeur de 1500$. Le p r o s est m c c'est aussi avec DJ Snaptoys, une session de micro-vers à la PARD, e situé au 1535 Boulevard Royal. Le Bros,、oh, oh, oh, oh, gratuit pour ceux et celles qui s'instruisent au w w p r o d u c t i o n s s o l t r i v e r c a Le p r o c s est DMC. s

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Le trio UK avec la version spectacle de Nothing to Lose tiré de l'excellent disque Night After Night de 1979. Ils seront en concert à Montréal le 11 mai prochain au Jésus. Les billets sont en vente depuis un petit bout de temps.

Juste avant ça, on a entendu Gentle Giant avec I Lost My Head, une des rares、euh, pièces intéressantes tirées de l'album Interview de 1976. Et au début du bloc, on a entendu Steven Wilson avec Deform to Form a Star, un morceau tout à fait sublime tiré de, de son dernier album en solo, Grace for Drowning, une merveille qui est parue à l'automne 2011 et qui est vraiment un des meilleurs albums qui est sorti l'année dernière.

Et je vous parle cette semaine d'un groupe anglais de rock progressif du début des années 70 du nom de c h r i s i d a Il s'agit d'un quintet qui était très influencé par les Moody Blues, groupe de rock progressif et symphonique par excellence de la fin des années 60. c h r i s i d a était formé、euh, du claviériste et leader Peter Jennings,、euh, du chanteur et guitariste An Angus Cullen, du guitariste John Hayworth,

du bassiste Kevin McCarthy et du batteur Ian Clark. Ils ont été signés par l'étiquette de rock progressif distingué euh, Vertigo. Euh, si vous aimez les Moody Blues, vous avez de très fortes chances d'aimer Cressida. Leur musique est dominée surtout par l'orgue, le mélotron, la guitare acoustique et、euh, des mélodies d'influence classique et folk.

Leur premier album homonyme est paru en 1970. Il est très bien coté chez les connaisseurs. Un album très lyrique et mélodique, très dense. Toutefois, le groupe n'était pas tellement stable puisque le guitariste les a quittés tout de suite après l'enregistrement de ce premier album et il a été remplacé par deux hommes, soit John Cauley

Et, euh, Paul Martin Layton et ils ont ajouté un flûtiste à la formation. Ils ont tout ce beau monde-là enregistré un deuxième album intitulé Asylum. et、euh, Personnellement, je le préfère au premier,、euh, cet album. Est un, il est beaucoup plus ambitieux et rock que le premier.、Et、il est sorti en 1971. Les pièces sont plus longues aussi et、euh, les passages instrumentaux sont plus développés. Question de vous en donner une idée de ce que ça avait l'air, la musique de Cressida. h

Cause I've been

Ah, un groupe anglais très obscur du début des années 70. On vient d'entendre trois morceaux tirés de leurs deux albums. On vient d'entendre la longue pièce Munich qu'on qu retrouve sur leur deuxième album Asylum de 1971, dont on a entendu la pièce titre juste avant. C'est, à mon avis, le meilleur des deux albums qu'ils ont enregistrés.

Au début du b l o c on a entendu la pièce Depression euh, tirée euh, du premier disque、euh, homonyme de 1970 et qui,、euh, contrairement à son titre, n'est pas du tout déprimante. Malgré leur talent indéniable, les membres de Cressida、euh, n'ont pas eu tellement de succès.

Les ventes de leurs disques ont été décevantes et leur étiquette de disque a fini par les laisser tomber. Ils se sont donc séparés et ils sont retournés à l'obscurité, n o n ils sont dans le fond à peine sortis. Le batteur Ian Clark s'est joint pendant un très bref moment à Uriah Heep pour enregistrer un de leurs chefs-d'œuvre, l'album Look at Yourself. Et le guitariste John c o l l e y lui, s'est joint à Black Widow.

Voilà qui conclut cette présentation de Cressida dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe très obscur, celui-là américain de la fin des années 60, le groupe de hard rock Mount Rushmore. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité. 14h15.

Qui est paru il y a 40 ans en janvier 72, le Blue Oyster Cult, à qui on a apposé à l'époque l'étiquette de groupe de métal intelligent, car ils étaient renommés pour leurs textes hautement cérébraux qui ont été écrits, entre autres, par des écrivains réputés dans la littérature fantastique, la science-fiction, l'horreur, comme, entre autres, Michael Moorcock.

Le groupe a été formé à la base en 1967 par des étudiants universitaires au Stony Brook College de Long Island, soit Sandy Pearlman et Richard m e d z e r sous le nom de Soft White Underbelly.、Euh, plus tard, Pearlman et m e d z e r sont devenus、euh, des, des critiques、euh, de musique renommée.、Euh, ils sont allés chercher le guitariste Donald Buck Dharma Roser,、euh, qui lui est allé chercher、euh, le claviériste Alan Lanier.

Et、euh, le batteur Albert Bouchard, Perman et、euh, m e d z e r écrivaient、euh, les chansons et ils ont enregistré un disque pour l'étiquette e l e k t r a un disque qui n'est pas sorti à l'époque. Ils ont par la suite connu、euh, quelques années de galères,、euh, des années instables et de changements、euh, de noms jusqu'au moment où ils ont pris、euh, celui de Blue Oyster Cult et qu'ils ont signé pour la compagnie de disques Columbia.

En 1971, à ce moment-là, ils avaient recruté l e c h a n t e u r Eric Bloom et le bassiste、euh, Joe Bouchard, le frère du batteur. Ils ont sorti、euh, leur premier album homonyme en janvier 1 9 72, comme je l'ai dit, et、euh, il a même figuré à l'époque sur le Billboard à la 172e position, ce qui est tout de même honorable pour un groupe tout à fait inconnu à ce moment-là.

Une、musique très sombre au r e l a n t de psychédélisme,、euh, musique mystérieuse avec、euh, des textes énigmatiques、euh, qui ont fait des trois premiers disques studio de Blue Oyster Cult des albums cultes. Aujourd'hui, je vous propose d'aller écouter la phase 1 au complet de cet album v i n a n e Classique Underground. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Toi-Rivière, c'est fou. 8 9 FM.

俺たちは17歳。

Dimension r o c k c l a s s i q u e jusqu'à 17h.

Oyster Cult, on vient d'entendre la f a c e 1 au complet de leur premier album, v i n y l e homonyme, paru en janvier 1972. Il y a 40 ans, on vient d'entendre le morceau Before the Kiss et Red Cap, une pièce que l'encyclopédie All Music Guide a qualifiée de.

Boogie, m u t a n t une espèce de mélange, comme si Savoy Brown avait rencontré Can Heat au festival infernal de Altamont. Juste avant, on a entendu la cosmique、euh, Stairway to the Stars, précédée de la très belle Then Came, Came The Last Days of May.

Qui fait un peu apocalyptique. On a aussi entendu la mystérieuse et théâtrale I'm on the lamb, but I ain't no sheep. Et au début, de cette façon, on a entendu la très étrange TransmaniaCon MC、euh, qui donne vraiment le ton au reste de l'album. Évidemment, c'était dans les débuts du mouvement metal, mais le Blue Oyster Cult se démarquait par rapport aux autres groupes embryonnaires du genre et、euh, leurs trois premiers disques studio. Et、euh, le premier live aussi était absolument fantastique. Ça a contribué à

Faire rayonner、euh, ce groupe qui s'est fait une place importante au soleil dans les années 70. Le premier groupe de métal、euh, new-yorkais d'importance, et cela jusqu'à l'arrivée de Kiss deux ans plus tard,、euh, qui est bien sûr Kiss, ils ont complètement éclipsé Blue Oyster Cult par la suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous faire tourner une autre face complète d'un autre album vénénec l a s s i q u e paru en 1972. Cette fois-là, je vais vous faire tourner une face du fantastique album Eat a Peach.

Du Allman Brothers Band paru le 12 février 1972. C'est donc un rendez-vous. 14h38, vous êtes à l'émission Rock Classic q en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Samedi dernier, j'ai assisté au spectacle du très mystérieux groupe suédois Ghost qui était de passage pour la première fois à Montréal au théâtre Corona devant un public très enthousiaste et heureux d'enfin les voir en.

En chair et en os, si je puis dire. Ghost, dont les membres sont tous anonymes, sauf le chanteur Papa Emeritus First, qui s'est avéré être Tobias Forge, mieux connu、euh, par les amateurs de Metal Underground comme、euh, Mary Gore du groupe r i p u g n a n t Les autres membres du groupe sont tout à fait inconnus, sauf que Laguma e veuille que ce soit tous.

Des membres d e groupe m é t a l scandinave majeur. En tout cas, ceux qui pensaient avoir des réponses samedi dernier ont dû être déçus puisque les membres du groupe p o r t e n t

tous des cagoules sous l e u r c a p u c h o n et、euh, s o u t a n e de moines. C'est très théâtral, ghost. Et、euh, pour cette occasion, le Corona avait été transformé en une espèce d'église pour messe noire assez bidonnante avec le chanteur qui pose comme un pape fou, qui récite、euh, ses textes comme un sermon、euh, surréaliste, une authentique liturgie noire et grotesque qu'il est、euh, tout à fait impossible pour quelqu'un de moindrement intelligent de prendre au premier degré.

Évidemment, comme ils n'ont qu'un seul album, le concert a été assez court puisqu'ils l'ont joué au complet, l'album, en plus d'une reprise complètement marteau de Here Comes the Sun des Beatles. C'était absolument fantastique comme atmosphère et comme concert. Très beau décor, très beau système d'éclairage. Tout de suite, on va aller écouter une de leurs excellentes pièces qu'ils ont interprétées, bien sûr, samedi dernier.

Satan p de r 社の神社の神社の神社の神社の神社の神 o の神社の神社の神社の神社の神社の神社の m 社の神社 a 神 t の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神 e の神社の神社の n 社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社の神社

w i t h death o n the left hand of his father. From thence he shall come to judge. Out of one substance with Satan, whose kingdom shall have no way. Hear us, Satan, pray.

Dynasty, a creed. Here I say to pray for the coming of sea. Here I say to pray, a Dynasty, a creed. Here I say to pray.

クラシック、1 7

せた。

De Austin au Texas,、euh, Ancient Wisdom avec、euh, le morceau Necessary Evil tiré de leur、euh, dernier album et God Light Inferno euh, paru、euh, l'année dernière.、Euh, Ancient Wisdom, Wisdom plutôt qui ouvrait la semaine dernière pour le concert de Ghost à Montréal. Personnellement, j'ai trouvé ça moyen comme groupe,、euh, mais mes amis ont tous trouvé ça excellent. Il、euh, faut dire que le

Ils n'ont pas de batteur, mais plutôt un chanteur、euh, percussionniste. Et、euh, ça, ça m'a b a d r é un peu, le fait qu'il n'ait pas de batteur. Par contre, la pièce qu'on vient d'entendre,、euh, Necessary Evil, est excellente. Et, et、euh, tous mes amis ont trouvé ça très original et très bon. Ancient Wisdom.

Juste avant ça, on a entendu les Hollandais de Devil's Blood avec le morceau、euh, Fire Burning, tiré de leur excellent deuxième album qui vient tout juste de sortir en Amérique du Nord sur l'étiquette Metal Blade, The Dozenfold Epicenter, mon album de l'année 2011, ex aequo avec celui de Ghost. Et、euh, justement, au début du bloc, on a entendu ces mêmes Ghosts avec、euh, le morceau Satan Prayer de leur album Opus Eponymous, paru en Amérique du Nord il y a un an.

Très belle soirée pour les amateurs de métal de mélodique, old school, que nous ont offert Ghost samedi dernier au théâtre Corona de Montréal devant une très bonne foule de connaisseurs très enthousiastes. 14h54, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anne Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.

L'autre groupe qui se produisait samedi dernier en première partie de Ghost, c'est le Quatuor de Toronto, Blood Ceremony, dirigé par la très sculpturale chanteuse Laya O'Brien, qui joue aussi de la flûte traversière et de l'orgue. J'en ai déjà parlé précédemment à l'émission. La musique de Blood Ceremony、euh, ressemble exactement à ce que ça aurait donné si、euh, Black Sabbath avait remplacé Ozzy par une femme et, et, et s'il si s'était mis à jouer du Jeff Rotal. l C'est du très

Bon, Jeff Rothall, très rock、euh, de la période Benefit ou Stand Up, mais avec une approche、euh, à la Black Sabbath. C'est excellent. Leur deuxième album est sorti il y a à peu près un an sur l'étiquette、euh, Metal Blade. Je l'avais bien aimé.、Euh, là, Metal Blade vient de décider de rééditer.

Le premier disque homonyme de Blood Ceremony, il sort le 14 février prochain. Excellent pour la fête des amoureux. Si votre Valentine est amateur de rock ou de métal sombre et macabre, c'est un très bon album inspiré par le rock psychédélique et le acid rock des années 60. Question de vous en donner une idée. On va tout de suite aller en écouter trois morceaux.

De ce premier disque de Blood Ceremony. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock. p r o g r e s s i f à t t o i r i Via, C'est fou, 89.1 FM.

come

Bon groupe de Toronto, Blood Ceremony. On vient d'entendre trois extraits de leur premier album homonyme de 2008 qui vient tout juste d'être réédité par l'étiquette Metal Ray Play. De plus tôt, ça sort le 14 février prochain. On vient d'entendre trois morceaux que le groupe a interprétés samedi dernier au théâtre Corona en première partie des Suédois de Ghost. On vient d'entendre Hoptoad.

p r é é c De é d Return to Forever et I'm Coming with You. Très bon album et très bon spectacle que le groupe nous a donné. La chanteuse est très sculpturale. Elle ressemble un peu à Marticia dans la famille Adams. Elle est très grande, elle fait quelque chose comme six pieds. Elle est très imposante sur scène. Il faudrait toutefois qu'elle travaille à sa présence sur scène parce que c e s t pas tout à fait au point, malheureusement. Mais le groupe est très solide musicalement.

qui sort mardi prochain, il s'intitule、euh, de façon、euh, tout à fait inappropriée, Death, parce que、euh, c'est vraiment pas du Death Metal, mais plutôt、euh, du bon vieux h EV a y Metal, puisque、euh, Ram s'inscrit dans la nouvelle vague de jeunes groupes qui reprennent les

Bien, les racines du métal. Ils présentent un métal typiquement dans la mouvance de la vague britannique de la fin des années 70, début 80. Ils sont dans la même mouvance que Ghost, In Solitude ou Devil's Blood. C'est un disque dans la même veine que les premiers Saxon, Accept, Armored Saint, Iron Maiden ou surtout, pour les connaisseurs, le groupe danois Oz. Ils me font beaucoup penser à Oz.、Euh, Oz qui ont fait de très bons albums dans les années、euh, 80. Il y a de très bons morceaux là-dessus. On va tout de suite aller en écouter.

1、oh.。

On vient d'entendre trois morceaux tirés du tout nouveau et troisième album des suédois Ram. On vient d'entendre la très efficace Defiant, précédée de, des deux pièces qui ouvrent le disque soit Death et Comes from the Mouth Beyond.

Il、euh, y a de très bons morceaux là-dessus sur cet album, outre les trois qu'on vient d'entendre, comme il、euh, y a la lente Frozen et I Am, I am the End、euh, qui déchire. Mais il、euh, y en a aussi des plus ordinaires.、Euh, c'est un bien moins bon disque que le Ghost, par exemple, Hell ou、euh, le Devil's Blood. Mais c'est bien meilleur、euh, que le dernier White Wizard,、euh, par, par contre,、euh, dont j'ai parlé à l'émission avant les fins et que je n'avais pas tellement aimé. Le Ram, lui, il vaut au moins 7,5 sur 10.

15h29, vous êtes à l'émission Réclé a Sique en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Un peu plus tard, je vais vous parler de trois autres nouveautés soit les nouveaux albums de Thai c a t a f a l k u e et、euh, Motorhead, ainsi que les, les rééditions de la formation japonaise Church of Misery. Mais tout de suite, on écoute trois formations qui s'en viennent en concert à Montréal. Dans un moment, on va entendre Machine Head qui, justement,、euh, joue ce soir au Metropolis. On va entendre a c

Morceaux de leur dernier et excellent disque, un des meilleurs de 2011, On To The Locust. On va aussi entendre Symphony X, mais tout de suite, on écoute Iced Earth. Dark City, vous êtes à l'antenne de la Radio 30+, m p u s la station des m i l o m a n e s la seule à diffuser du réel rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 This place FM. Is dark and gray, uneasy,

My mind is clouded and burned. This city is interchanging. Mind, mind, mind, mind, mind, mind.

Cancer Bats, Never More Than Less, t t a q u e à le Microphone et Propane au cercle le vendredi 3 février. Sam Roberts et z e u s au cercle le jeudi 9 février. Tout ça à Québec. Les billets sont en vente dès maintenant via Getteroom.ca. Allez visiter la page Facebook de Getteroom pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com. Getteroom.ca. Ponez une patate. Une petite tape et v'là o des c u e u e s pour les. Yo, dude love, ça n'a pas de l'air d'aller, toi. w o u h là, il a fallu que je lâche m a t c h Eh, c comment ça?

que J'arrêtais pas d'entendre qu'Assemblage Requis c'était l'émission matinale en pièces détachées. J'ai d é t u i t que, que l'émission devait être annulée et que c'est reçu des chroniques tout le long de la journée. J'aime tellement ça, cette émission-là. Que je s h o i s i s p o n i b l e pour l'écouter.、Ah, pièces détachées, c'est juste un jeu de mots stupide pour le nom Assemblage Requis.、Hein. Ça reste une émission de deux heures. Je te suis pas pantoute. Mais si, laisse faire. Attends un peu. Là.、Ah, ça me revient. J'ai laissé ma blonde pour ce show-là. Assemblage Requis avec F.O. et Mathieu.

Avec la pièce Who We Are qui clôture leur dernier excellent album Onto the Locust qui est paru l'automne dernier. C'est un des très bons albums à être sorti en 2011. Ils sont ce soir en spectacle à Montréal au Metropolis avec malheureusement trois groupes de c o r p s en première partie, dont les très moches Suicide Silence.、Euh, juste avant Machine Head, on a entendu Symphony X avec Sea of Lies. Ça nous vient de l'album The Divine Wings of Tragedy.

Qui est paru en 9 7 et au début du bloc, on a entendu Iced Earth avec Dark City, morceau tiré de leur dernier disque. C'est un de leurs meilleurs qu'ils ont enregistré depuis plusieurs années. Dystopia, qui est paru l'automne dernier, eux aussi seront en spectacle.

Euh, prochainement, la semaine prochaine, en fait, s y m p h o n y X et Ice Earth avec Warbringer. Ils seront à la salle Albert Rousseau de Québec le samedi 4 février et dimanche、euh, le 5, ils seront au m é t r o p o l i s de Montréal. Ça devrait être une bonne soirée, Ice Earth avec s y m p h o n y X.

Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, jeudi prochain, 2 février, Dark Funeral, Belfagor, Abigail Williams et j u g a n seront au Café Campus de Montréal, le même soir que le Gigantour s'arrête au Colisée Pepsi de Québec. Le Gigantour qui est la tournée itinérante de Megadeth avec cette année en première partie Motorhead, Lacuna Coy et Vol Beat. Le Gigantour qui sera au Centre b e l l le lendemain soir, vendredi prochain, le 3 février.

Le dimanche 5 février, alors que Symphonie X s e r o n t au Metropolis, Chicago sera au Saint-Denis. Mercredi 15 février, In Flames, Trivium, Ville Maya et Kayong seront au Metropolis. Lundi 27 février, Children of Bodom, Elvite et Revocation seront au Metropolis à leur tour.

Présentation de BCI et le mercredi, ils seront à l i m p é r i a l de Québec et ça, c'est une présentation de Capital du m é t a l Dimanche 4 mars, Die Side, Jungle Rot, Abigail Williams et Lettrice Nocturne seront au Fofaune électrique et le lendemain, le lundi, ils seront à l i m p é r i a l de Québec. The Black Keys avec Arctic Monkeys seront au Centre b e l l le mardi 13 mars. Jeudi 15 mars, Van Halen sera au Centre b e l l à l i m p é r i a l de Québec.

Avec、euh, très étrange comme choix de première partie, Cool in the Gang. Et finalement,、euh, dimanche 1er avril、euh, aura lieu le Pagan Fest. Ça se passe au club Soda. Et cette année, le Pagan Fest met en vedette、euh, Teresa. C'est une bonne nouvelle. a i l s t o r m XDO, Arcona. s a u s s i c'est une bonne nouvelle. formation russe. Et、euh, finalement, Huntress. 15h53.

Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre jusqu'à 17h. Rock Classic est une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un bloc Big Four. Dans un moment, on va entendre en ordre Megadeth, Slayer et Anthrax. Mais tout de suite, évidemment, on écoute Metallica.

Disposable Heroes, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m i l o m a n e s la s l a d i f f u s e du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM.

that uh

Vous êtes assez fou pour écouter. 89,、oh.

確かに。

Avec Fight'em Till You Can't, c'est tiré de leur dernier excellent album paru l'automne dernier, Worship Music. Juste avant ça, on a entendu Slayer avec Spill the Blood, c'est la pièce qui clôture leur quatrième album, South of Heaven, paru en 1988. On a aussi entendu Megadeth avec Wake Up Dead, c'est la pièce qui ouvre leur deuxième album, Peace s e l l s paru en 1986, tout comme、euh, l'album.、Euh,

Dont on a entendu un extrait au début du bloc, c'est-à-dire par、euh, ceux qui sont considérés comme les rois du t h r a s h les rois du Big Four Metallica, avec、euh, Disposable Heroes. L'album s'appelle Master of Puppets et c'était leur troisième, bien sûr. 16h18, vous êtes à l'émission r é c l a s s i c en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. On vient de sortir un tout nouvel album en concert de Motorhead.

Je n'ai aucune idée du combien tième ça peut être, mais c'est, c'est un peu normal qu'ils en aient beaucoup,、euh, quand on prend en ligne de compte que Motorhead sont surtout renommés pour leur s concert s qu'ils distillent comme ça régulièrement depuis 37 ans. L'émi qui est infatigable, toujours excellent en spectacle. Le nouvel album s'intitule donc The World is o u r s Part 1. Il est constitué de deux CD audio.

Et d u n、euh, d v d complet enregistré en spectacle au Chili pendant la dernière tournée. Il y en a qui ont chialé parce que le concert est filmé en noir et blanc, mais personnellement, je trouve que ça lui donne un cachet spécial qui sort de l'ordinaire. l e m y et ses deux acolytes sont dangereusement en forme lors de ce spectacle et en plein dedans. Le son est excellent. Que demander de mieux? Tout de suite, on va aller en écouter quatre morceaux.

Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, l e seule à diffuser du vrai rock et du m é t h a l a t o i r e rivière. C'est fou. 8 9 FM.

Une、présentation d'Underground Studio avec la collaboration de Musique Daniel Comté, les 4 Hours Poker, f i n a r d Tatou, les restaurants Pyramide, p i n o u p a s s Bus Rock, Productions Salt River, le Festival Open 2012 et c'est fou! Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts en 31 secondes! Vivez les patriotes de Luc t é

Mardi 31 janvier, les Patriotes hockey affrontent McGill à 19h au Colisée de Trois-Rivières. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca patriote. Bon, les boys,、euh, on va commencer la session comme il faut. Y a-tu quelqu'un qui voudrait une bonne bière? Ben、eh、Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que t as proposer? Bien, à ta minute.、Euh, J'ai de la mort de rire, de la Rivière Rouge, de la route des Indes.

C'est juste à côté de l'université, au 41-10 Boulevard des Forges, voisin de la Cage au Sport. Vous êtes assez f o u pour l'écouter.、Oh. 89-1、oh.

It's great a Can't see a face of more h a n g i n g a t t h e s i g h t sun I'd be younger in the h a t you along o time If I could find a g i r e how would that surprise?

DAAAAAAAA、yeah.

On va entendre quatre morceaux tirés de leur、euh, tout nouvel album en concert, double CD et DVD complet en spectacle. The World is Ours, Part one. On vient d'entendre le classique The Chase is Better than the Catch,、euh, précédé d'une nouvelle pièce, on peut dire, puisqu'elle nous vient du dernier album studio de m o t e r h e a d The World is Yours, qui est sorti、euh, il y a à peu près、euh, exactement un an, à ce moment-ci, de l'année dernière.

La pièce I know how to die, s é t a i t précédé e du classique Stay Clean et de We Are Motorhead au début. Un autre très bon album et DVD de Motorhead en spectacle qui nous les montre encore une fois dans une très dangereuse forme. Pas mal plus, j'ai trouvé, qu'au Heavy MTL l'été dernier.

16h36, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de mes deux dernières nouveautés pour cette semaine. D'abord, le groupe、euh, hongrois Thai c a t a f a l k u e qui vient de sortir leur cinquième album sur l'étiquette Season of Mist. L'album s'intitule Fakete Mezok.

Euh, il a reçu d'excellentes critiques dans la presse spécialisée et avec raison, puisqu'il s'agit d e x c e l l e n t m é t a l d'avant-garde, très a m b i a n t m o d e r n e avec des pièces à long développement. Exactement ce que doit être le progressif en 2012. Pas des espèces de, de clones manqués de Rush e Genesis ou Yes. Non, c'est quelque chose d'audacieux、euh, dont je vais faire tourner un extrait dans un moment.

Parce qu'avant ça, on va entendre le quatuor japonais de Stoner et de Doom, Church of Misery, dont l'étiquette Metal Blade vient tout juste de rééditer deux de leurs albums emblématiques, soit leurs deux premiers, Master of Brutality de 2001 et The Second Coming de 2004. Groupe très grandement influencé par Black Sabbath, bien sûr, puisque la pochette de leur premier album est même un pastiche de la pochette et du titre.

du troisième disque、euh, du groupe de Tony Hayomi, soit Master of Reality. C'est un des premiers groupes japonais du genre. Je connais pas tous leurs albums, mais euh, euh, des deux qu'on vient de rééditer, je trouve infiniment meilleur leur premier disque que le deuxième, qui est un peu ordinaire à mon goût.、Euh, chacune des pièces a pour sujet un assassin célèbre comme l'Éventreur de Boston ou、euh, l'Éventreur, l'Étrangleur de Boston ou l'Éventreur du Yorkshire.、Euh,

Des sujets pas tellement joyeux, mais、euh, pas du tout étonnants pour,、euh, quand il s'agit d'un groupe de doom. Le titre de la pièce qu'on va entendre est tout à fait éloquent de ce genre de personnage. Megalomania. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m é l o m a n L'Est, la diffusée du v r a i Rock et du Metal à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM.

Catafalque avec la pièce Fakete Metzoc qui ouvre leur tout nouvel album Range t a g

qui Vient tout juste de paraître un très bon disque pour ceux qui s'intéressent au métal d'avant-garde. Juste avant ça, on a entendu Church of Misery, Quatuor japonais, avec Megalomania. C'est une pièce tirée de leur premier album Master of Brutality, que l'étiquette de disque Metal Blade vient tout juste de rééditer. 16h53.

L'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fitzbay, l'historien de C'est Fou, pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime l'émission Album Classique.

La semaine prochaine, en Rock c l a s s i q u e je vais, entre autres, vous présenter une f a c e complète d'un album vénéne classique paru il y a 40 ans, soit Eat a Peach du a l m o n d Brothers Band. Je vais vous présenter un groupe américain très obscur de la fin des années 60 du nom de Mount Rushmore. Et évidemment, Simon Fidzbee sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous.

Je vous laisse avec un dernier morceau, une pièce d'un groupe de death metal du Wisconsin, Jungle Rot, qui va ouvrir le mois prochain.

Pour le concert de Die Side à Montréal et Québec.、Euh, ceux qui connaissent bien l'émission Rock Classic savent que je ne suis pas du tout un amateur de death metal, mais、euh, c'est mon ami, le Dr. Pendragon, qui m'a conseillé Jungle r o t et je dois dire que c'est、euh, vraiment bon dans le genre et que j'ai passé un bon moment en écoutant leur dernier disque, Kill on Command, qui est sorti l'été dernier. On va écouter la pièce qui ouvre ce disque, Their Finest Hour.